Samedi matin, on vous emmènera découvrir les recettes du bonheur du monde entier, de la Scandinavie à la Crète, où nous ferons un arrêt gourmand pour les secrets du régime de la longévité. Ça, c'est demain, 9h15, 10h. Et puis, lundi, pour de nouveaux échanges, dont on est fait pour s'entendre. D'ici là, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à lundi et à demain. Vous écoutez RTL et il est 16h. Formation, C'est avec vous, Quentin Vinet. Quentin. Un huitième corps vient d'être découvert à Marseille. C'est celui d'une femme. Il se trouvait dans les gravats des deux immeubles qui se sont effondrés au début de la semaine dans le quartier de Noailles. Les secours recherchaient a priori huit personnes dans les décombres. Deux autres immeubles situés à proximité ont été évacués dans la matinée par précaution. Un grave accident de la route s'est produit en début d'après-midi sur la rocade à Bordeaux. Un camion a traversé le terre-plein central et a percuté une voiture qui arrivait dans l'autre sens. Le conducteur de cette voiture est décédée. Cet accident provoque de fortes perturbations sur la rocade dans le sens intérieur au niveau de Begle. C'est ce que nous signale Philippe de le correspondant de Hertel dans la région. Toujours à Bordeaux, tout est rentré dans l'ordre à l'aéroport. Un avion Ryanair était été bloqué depuis hier pour obliger la compagnie irlandaise à régler une dette d'environ 530 000 euros au département de la Charente. Il s'agissait de subventions jugées illégales par Bruxelles. Ryanair a payé la somme due et l'avion a donc pu redécoller. Emmanuel Macron est dans la Somme cet après-midi. Au lieu de la Grande Guerre, le président doit visiter une nécropole franco-britannique avec Theresa May, chef du gouvernement de l'autre côté de la Manche. C'est la dernière étape de son périple dans le nord-est de la France. Ce soir, Emmanuel Macron rentrera à Paris et ce long déplacement lui a permis, dit-il, de comprendre les attentes et les colères des Français. Le président l'a expliqué en haut d'un terril du Pas-de-Calais après avoir fait un détour dans un café près de Lens pour parler du chômage ou encore du prix du carburant avec des habitants. C'est De la journée, Le coût du permis de conduire va réduire de manière drastique et un système sera mis en place pour aider les Français à acheter leur première voiture. Le gouvernement dévoilera les détails en fin d'année dans le cadre de la loi sur la mobilité. On reparle de l'assurance chômage cet après-midi. Les partenaires sociaux entament la négociation pour la nouvelle convention. L'exécutif veut faire au moins 3 milliards d'euros d'économie en 3 ans. La CGT pour sa part est... à déchirer la lettre de cadrage en arrivant tout à l'heure au siège de Lunedic. Les chevaux sont cet après-midi à l'hippodrome de Saint-Cloud. On va faire le point sur les courses avec vous, Dominique Cordier. En attendant, le quinté de ce soir à Vincennes, 20h15 pour le départ. La cinquième, la victoire pour le six. Héroïne 2,70 1,20 deuxième le 11 Everlove 1,40 le 8 Madulin est troisième 1,90 devant le 9 Adacta. À l'instant les rapports de la sixième la victoire pour le 5 Moonshiner 4,50 2,70 deuxième le 8 Magical Touch 4,10 le 2 Libello est troisième 4,30 devant le 7 Baguerati. La suite et la fin des courses à Saint-Cloud c'est pendant les grosses têtes de Laurent Ruquier sur le coup de 17h10 Quentin. À tout à l'heure Dominique Cordier attention aux fortes précipitations cet après-midi dans le département du Gard les pompiers appellent à la vigilance. S'il il y a des risques d'inondation, il pleut cet après-midi dans le sud-est et une nouvelle perturbation arrive par l'ouest. Il est 16h et 3 minutes sur RTL. C'est l'heure des grosses têtes. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour. On va se Avec pour vous aujourd'hui Une grosse tête qui a arrêté la politique Mais qui a toujours un emploi du temps de ministre Roselyne Bachelot hey, Bravo. Bonjour Bravo Une grosse tête qui entre deux questions Peut vous chanter les génériques d'Albator De Candy ou de Casimir vrai. Christophe Beauban. Ouais. Voici ouais. venu le temps Des rires et des chants Une grosse tête qui a été choisie par Cofidis parce que son nom incite au crédit Caroline Diamant oh ah, Bonjour Une grosse tête qui en 17 ans de télévision a beaucoup développé sa culture mais sans jamais utiliser de pesticides oh Stevie Boulet oh Salut Une grosse tête dont chaque bonne réponse dans cette émission est attribuée à Notre-Dame de la Garde. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Bonjour. <rire> Et enfin, enfin. <rire> <rire> Alors arrêtez, arrêtez, Et... Et... arrêtez. Ah, une grosse tête qui voit plus loin que le bout de son nez, mais, mais ne voit pas le bout sous son ventre. <rire> <rire> Bernard Bavi. Bonjour. Oh Ah, ah, ah. Ça, ça doit être terrible Non mais ça fait combien d'années que tu n'as pas vu ton zizi On commence pas une émission comme ça, ça fait combien d'années que tu as pas vu ton zizi <rire> Mais Bernard, même en érection, ça ne dépasse pas Non mais il se regarde... quand je me tape, je me tape une, une petite femme, glace. Quand je me tape une petite femme, elle devient bossue. <rire> C'est vous dire quand même. Ça fait rire Roselyne. Bah, bah oui, avec... moi, rien m'amuse. <rire> ah C'est le de le dire. <rire> <rire> rien m'habille aussi. Et vous Stevie alors Ah lui, il en voit deux, lui. <rire> une devant oh, une derrière <rire> Je crois qu'il vaut mieux. Ça ouais. Mon Dieu, ouais. qu'il vaut mieux tout de suite attaquer. Ouais. Mieux vaut c'est là parce que Laurent, il faut dire aux auditeurs l'émission, <rire> il dit Aujourd'hui, c'est la culture. Quel démarrage d'émission Oh, il y a une très jolie dame. Je regrette que monsieur Benichou ne soit pas là aujourd'hui parce que Madame, avec vos vos cheveux genre Crazy Earl là, là, ah, là. Oui, oui, là. Oui. non, regardez pas la dame d'à côté, oui. c'est à vous que je parle. Celle qui ressemble à Chantal Thomas. Mais oui, Un exactement. Chantal Thomas. Elle a la coiffure de Chantal voilà. Thomas. Mais elle est beaucoup plus Non mais c'est cool. la coupe homologuée Crésier Salomon. Oui, ah ouais, oui, oui, oui. Vous les avez vous Titoff très bien connue cette coupe. Et voilà parce que <rire> la, la compagne de de, de Titoff a été danseuse au Crésier. Ah oui en 1932. Ah, oui, oui. <rire> non mais c'est vrai Love, un... Amour. Love Amour c'est Love Amour bien sûr. <rire> Pourtant là... ils ont des, des des des perruques la plupart oui. du temps certaines n'avaient pas de ce perruque. On ah, oui. la vraie coupe. Madame c'est une perruque ou c'est la vraie coupe Non c'est juste un cancer. Laurent, Laurent, Laurent. Non, non, Laurent. non. J'ai une bébé. blague. putain. Quoi, quoi J'ai une blague sur le sujet. ah oui. c'est mais oh. elle est très mauvaise. Oh, ah, très bien ah. fait. Allez-y c'est bien. Je crois qu'on est parti <rire> vendredi là. <rire> Toi tu penses que là c'est qui... bon quoi des... Je pensais que c'était la dernière de la semaine en fait je crois que c'est la dernière de l'année. <rire> Vous savez qu'il y a des invasions de sangliers et il y a un sanglier qui déboule dans la cour oh. du ferme il croise un petit cochon rose et il lui dit ça va ta chimio <rire> c'est parce que c'est vous qu'on avez parlé ah j'enchaîne avec une première citation pour Aurélien Vaccin qui habite Cambrai qui a dit il est plus facile de traiter une angine avec des suppositoires que des hémorroïdes avec des bains de bouche Pierre <rire> regardez ça fait rire la pharmacie Francis Blanche oui, Michel, oui, Michel Francis Blanche. Cymes, Non, Francis Blanche on n'est pas loin Marie Curie Jean -Yan. Jean -Yan. Oh. Pierre, Dac. Pierre Dac et oui quand je dis Francis Blanche voilà. on n'est pas loin il y a qu'un seul malin ici c'est Christophe Beaugrand évidemment c'est Pierre Dac et voilà une citation pour David Dulost qui habite Anglet dans les du Pyr... non pas Dulost <rire> du du Dulost il habite Anglet dans les Pyrénées Atlantiques ah, euh, mais... qui a dit j'ai un ami qui est xénophobe il déteste à tel point les étrangers que lorsqu'il va dans leur pays il ne peut pas se supporter <rire> oh, c'est coluche coluche, coluche coluche non des... ah, est-ce que des... c'est Jean-Guy jean -Yan Yann, non c'est pas français c'est français oh, français francophone québécois belge c'est Peter Ustinov Peter mais Ustinov non. alors c'est euh... Raymond vraiment vraiment de vote vraiment de vote c'est Bernard Mabie qui l'a dit en premier ouais, Excuse-moi Une citation plus difficile, celle-là. Je suis même pas sûr que vous trouviez le nom de l'auteur. Ce sera pour Julia Duval qui habite Marom, en Seine-Maritime. Marom? Marom. Oui, Marom. C'est près de Rouen. Vas-y, c'est Marom. Une citation donc pour Julia Duval qui habite Marom. Oui, ça existe. C'est près de Rouen. Je connais bien en plus Marom. J'ai eu de la famille. Qui a dit Une des fonctions principales d'un ami consiste à subir sous une forme plus douce et symbolique les châtiments que nous désirerions sans le pouvoir. « Infliger à nos ennemis ». Marcel Proust Non C'est pas une citation, c'est le livre entier, là C'est compliqué Non, c'est très réfléchi et très malin C'est français C'est d'ailleurs très très beau Ce n'est pas français C'est britannique Je la répète, si vous n'avez pas compris Ouais, ouais, parce que je... Et après l'invité mystère Je la répète, l'une des fonctions principales d'un ami consiste à subir sous une forme plus douce et symbolique les châtiments que nous désirerions sans le pouvoir infligé à nos ennemis. Oui, oui ce Churchill. Reste. Ce n'est pas Churchill. Non, mais ça, ça en l'est. Mais c'est britannique. Enfin, c'est quelqu'un qui est né au Royaume-Uni et qui est mort aux États-Unis. Charles Dickens. Mais Charles Dickens. Jérôme Casurow. Un... Euh, euh, Oliver Twist. Oliver Twist. Ça, ça c'est pas un auteur. Oliver Twist, c'est un héros, vous voyez. Charlie Chaplin. Charlie Est-ce que c'est un? Excusez-moi. Est-ce que c'est un? Roman Capote. Non. Est-ce que c'est un romancier? Un romancier, oui, un des plus célèbres. Et on a tous lu au moins son best-seller. Ah ouais. Ah oui. Et c'est le livre de la jungle, son best-seller. Non. Kipling, Kipling. William Kipling. Oui Salinger Non vous me l'avez déjà dit donc ce n'est pas le livre de la jeune Salinger Salinger non plus C'est quoi le livre Ah bah tiens ah, quoi encore Il est mort il y a longtemps ce monsieur il, il est, est mort à quelle année En 63 je n'essaie il, il mourait. Et on connaît euh, J'ai un génie à laisser la place à un autre génie Exactement Voilà Steinbeck Va avoir une augmentation. ses ah, ah, ah. ont été ah, ah, ont été sont passés au cinéma Ses ah oui son son célèbre roman a été adapté C'est une femme et c'est Margaret Mitchell. Non non, c'est un homme. Okay. Hemingway. Hemingway. Non, vous m'avez oh. dit depuis dix fois Hemingway. Moi, je ah pas moi. Hein. Moi je l'ai dit. Oui, mais écoutez, ah, non, les mais, autres, euh, euh, ça suffit, John Dark, Vous entendez des voix. Euh... Oui mais si quelqu'un d'autre le dit et que c'est pas oh, la bonne réponse. Oh les cochon, là-bas. Oh l'évêque. Il est plus cochon qu'évêque. Ah ben vous n'avez pas vu coincé dans les vêchers. Les vêchers fermés de l'intérieur. Oh c'est de la culture aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il a eu le prix Nobel Ah non non non. Il avait quel âge quand il est mort Alors quand il est mort, il avait 69 ans. Est-ce que c'est un film qui date du coup euh, de son vivant ou ça a été fait après Ah oui, ça a été fait dans les années 60 son film, oui, oui. oui. Euh... Quand enfin... vous dites son best-seller, ça veut dire que le reste a eu moins de succès Non, il a eu, euh, il a fait d'autres livres, mais c'est vrai qu'il y a un livre référence qu'on cite d'ailleurs très régulièrement qui est une œuvre qui a l'air été pas mal non pas imitée. H. G. Wells euh, non mais on se eh, c'est l'autre alors Attends Orwell George Orwell pas Orwell mais l'autre H. Wells il y en a encore un ah, George oui, Orwell Wells euh... H. G. Wells alors attends attends Jules Verne C'est il faisait de la science-fiction alors Jules Verne Orson Pardon Orson Welles Orson Welles. Non, mais c'est Orson Welles qui, je crois, a adapté son... Ah, la était... Guerre des Mondes C'était de la science-fiction. C'est la Guerre Aldo des Mondes. Aldous Huxley. Pardon Aldous Aldo Huxley. Aldous Huxley. Aldo Bonne réponse de Christophe Beaumont. Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. C'est jusqu'à 18h sur RTL. Cuir Center. Pendant les 15 jours irrésistibles, profitez de la qualité Cuir Center à des prix exceptionnels sur une large sélection de canapés. Par exemple, ce canapé 3 place 100% cuir à 1290 euros. Un prix très, très confortable. Cuir Center. Modèle Lagos. Prix hors livraison jusqu'au 19 novembre. Détails sur cuircenter.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô, patron Oui, quoi encore Ben, on a pépin. Je suis chez Lidl. Ils ont croqué les prix. Aujourd'hui et demain, le sachet de 2 kilos de pommes golden est à 1,99€. 1,99€ les 2 kilos de golden Mais c'est infernal Vous avez raison, patron. C'est un prix d'enfer. Mais c'est le vrai prix. Hein. Et Origine France, c'est délicieuse golden. Oui. Et eh ben c'est bien vous qui vouliez les prix Lidl, non oh, On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie une, calibre 115, 150, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Pendant ce temps, chez Renault. Oh, Là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Wow. Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5500 euros en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 1500 euros en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace Neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, Voir conditions sur Renault.fr. Et si on pensait au Roquefort Aujourd'hui pour le déjeuner, c'est fromage et dessert. Une belle tranche de roquefort, quelques grains de raisin, des noix, une demi-figue et encore du roquefort. C'est simple, c'est vrai, mmh, c'est tellement bon. Roquefort, le goût haut et fort. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chez Leader Price ce week-end et ce week-end seulement, ne ratez pas une occasion unique de vous faire plaisir. Vendredi 9 et samedi 10 novembre, vos courses sont 100% remboursées. Et oui, 80 euros d'achat, c'est 80 euros offerts. Avec le mot de passe week-end et des 80 euros d'achat, 4 bons de réduction de 20 euros vous attendent. Notez bien le mot de passe, week-end. Chez Leader Price, tout le plaisir est pour vous. Un bon utilisable par semaine pendant les 4 semaines suivantes à partir de 80 euros d'achat. Conditions de vente en magasin et sur leaderprice.fr La Mutualiste. Super ton tuyau pour l'assurance-vie avec la France Mutualiste, je t'en prie. Euh, t'en aurais pas un autre pour la voiture de mon fils Bah la France Mutualiste. Ils font les deux ouais, et ils comparent même les assurances pour ton appart si tu veux. Bah, on est bien chez eux alors. T'as tout compris. Avoir un conseiller en assurance mutualiste, c'est rassurant. Épargne-retraite, auto, habitation, prévoyance, santé. La France Mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille. Rendez-vous sur lafrancemutualiste.fr La France Mutualiste Groupe La France Mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance. Parmi vos grosses têtes aujourd'hui, vous l'avez entendu Bernard Mabie qui sera sur la scène de l'Olympia à Paris pour son spectacle 30 ans d'insolence. Ce sera samedi 12 janvier et beaucoup plus près, dans quelques jours, le 11 novembre, il sera à Carcassonne, le 16 novembre à Dunkerque. Autre spectacle également, ne pas louper, c'est la pièce de Laurent Ruquier. Pourvu qu'il soit heureux, c'est au Théâtre Antoine à Paris avec Francis Huster, Fanny Cotenson et Louis le Barazère. Allez-y Une question pour Christine Cosette qui habite Saint Denis. Oh, à qui Jojo et Michou vont-ils souhaiter son anniversaire le 18 novembre Je pas sais pas. À, je... à Dalida À Dalida Jojo et Michou donc. serait vrai que... qui bah, Michou, par... était... il est très, très proche de Dalida. Oui, est mais est Michou marche vous, est vous bon. Oui, bah ils peuvent fêter l'anniversaire de sa mort. Non, à qui Jojo et Michou vont-ils souhaiter son anniversaire Je ne sais pas, mais je sens qu'on va rigoler en tout cas. Est-ce que c'est le Michou Oui. Ce n'est pas le Michou de chez Michou. Est-ce que Jojo Mes choux sont sont des êtres humains. Est-ce que, des... a... est que ce sont des Est-ce que ce sont les généraux non. de d'une ar d'une armée eh Ah oui, le général Jojo et le général Michou. Ce Vous sont avez... des chiens. Ils sont pas des chiens, sont ce sont des chevaux, des animaux. Ce sont des pandas, ils vont fêter l'anniversaire de Brigitte Macron. Non, mais elle est pas bien. Quoi <rire> Elle Ce sont des personnages de fiction. Et ils sont dans Madagascar 3 ou 4. Non, non, ce sont des c'est des personnages de dessin animé ou de bande dessinée. Les deux, à qui Jojo et Michou vont-ils souhaiter son anniversaire le 18 À Titoff. À Titoff. À Titoff pourquoi Titoff Ben parce que c'est une bande dessinée. Titoff, le vrai Titoff. Oui, pas pas pas lui, non, Non, est-ce que c'est dans l'univers Disney Oui, monsieur. Est-ce que c'est l'anniversaire de Pixou Magazine C'est Ronald Donald, c'est Mickey. Évidemment, les 90 Mickey, ans de Mickey. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, envie, donc, les voilà. 90 ans de Mickey. Mickey Mouse à 90 ah, Mickey ans. Non, Mickey Mouse, il mousse encore. Mickey Mouse, pas Mickey. Moi, j'aime pas 90 ans, mais je mousse pas, plus. c'est pas Mickey Mouse. Bah, si c'est Mickey. C'est pas Puss Mousse. Non, c'est Mouse. Mouse. On dit pas Mickey Mouse, non. Mickey Mouse. Toute mon enfance, j'ai entendu mon papa dire :« Je vais t'acheter le journal de Mickey Mouse. » Là, on dit Mickey. Et vous lisez. Din din. Ah. Qui sont Jojo et Michou Parce que moi, je connais. Ce sont les neveux, les petits neveux de Mickey. Jojo et Michou, c'est des nouveaux. Ça, jamais entendu a... oui, oui, parler. Oui, oui. Pas avant. Ah, si si si, Jojo ah bon, et Michou. Euh, Vous êtes sûr que c'est pas Jackie et Michel <rire> Ils vont pas fêter oh l'anniversaire anniversaire. Jojo et Michou, ce sont les neveux de Mickey. <rire> et et, et croyez-moi, <rire> euh, ils s'ennuient pas. Et ces deux petites souris alors Mais oui, c'est pas de gros phoques. Hein. <rire> Avec un nom pareil. Oh, cool. Oui, mais oui. alors, excuse-moi. Ils euh, sont Michou. des souris. Faut pas peur des tapettes. Mais vrai, mais chez, oh, chez Mickey, c'est un peu n'importe quoi parce que euh, un de ses meilleurs potes c'est Horace et c'est un cheval et il a la même taille que Mickey. Donc euh, euh, ouais. ça va pas du tout. Ah ce ah qui même est même étonnant le cheval, il est avec une vache qui s'appelle ClaraBelle. Excusez-moi, c'est des gros vis là. Ce qui est même étonnant c'est que le chien de Mickey <rire> s'appelle Pluto. C'est vrai. Et c'est un chien alors que le meilleur ami de Mickey dingo, qui lui, est un chien aussi. Il y a, il y a un chien ouais. qui est un vrai chien, plutôt, et il y a un chien qui n'est pas un chien, dingo. Comprenez euh, ce que oui, je veux dire ouais, oui, C'est oui. pas très intéressant. <rire> ah. non, et, et je oh, rappelle... On, On peut pas peut toujours être. parler de la Tosca hein. Et, euh, non. Non, mais, euh, <rire> moi, et son pote avec Géo Trouve-Tout, qui est un oiseau. Oui, mais écoutez, en tout cas, c'est 90 ans. De... Ah. Ça compte, ça compte. D'ailleurs, ça va être la grande fête au parc... Euh... Ah bah oui, le 18 novembre ah, prochain. Ah, c'est Il avait une voix de, je sais, il avait une voix de Tarlouze. Allez-y, allez-y. Oh, c'est Mickey Il avait toujours cette, c'est vous qui dites égouille. Tarlouze et après on va nous taxer d'homophobie. Non mais vous <rire> rendez compte un peu. Ah, non, non, mais mais lui il peut, lui il peut. Il moi a... Je le dis, homophobe. <rire> <rire> oh bah non vous vous pouvez aussi. Ah, oui. C'est vrai. Parce que... qu Avec les routiers, euh... s'il ouais, <rire> y avait que ça, moi il m'avait raco raconté des choses sur son euh, passé, euh, Bernard. En tout cas Jojo et Michou sont les de Mickey Qui fêtent ses 90 ans le 18 novembre <rire> prochain. Il y aura évidemment une fête dans tous les parcs d'Île. Ah, ça va être super et comment vous disiez la voix de Mickey c'est comment alors oh, c'est Mickey et vous savez qui ah, a fait le lui. premier la voix de Mickey en France oh, non, non. Carrel non j'ai Carrel c'est le deuxième ah. c'est quelqu'un qui que euh, ah, vous connaissez vous ah. mais... Bonville non oh, bah... oh, bonjour c'est Mickey <rire> ça ça le fait pas c'est qui alors ouais, c'est moi ah, c'était Jacques Abba alors <rire> c'était Jacques Baudouin ah. premier ah. Vivant, non, non, Jacques qui Baudou est toujours vivant qui est toujours vivant aussi ma fille ma fille quand as regardé le dessin animé c'est insupportable la maison de Mickey ah oui pourquoi ah oui. Oh, oh, la maison Mickey. de Mickey maison de Mickey mais je sais pas si vous avez remarqué, mais Emmanuel Macron a un peu la voix de Mickey de Picsou de Picsou les grosses têtes de Laurent Ruquier jusqu'à 18h sur RTL Conforama, le confort pour tous Jusqu'au 18 novembre, si vous achetez un électroménager Encastrable, on vous reverse 15% Du montant sur votre cagnotte Confo Plus 15% reversé, c'est ça Une exclusivité carte Confo Plus Conforama, conditions et liste des magasins Ouverts le 11 novembre sur Conforama.fr Claire. Ah maman, c'est quoi tous ces gels douche Tahiti, là Une super promo Leclerc. Un lot de 3 gels douche Tahiti acheté, un lot de 3 gels douche Tahiti offert. Ah ouais, carrément Bah ouais, un lot de gels douche Tahiti acheté, un offert. En plus, on a le choix dans les parfums. Du 6 au 10 novembre, c'est les super promos chez Leclerc. Pour l'achat d'un lot de 3 gels douche Tahiti de 250 ml chacun, variété au choix, le deuxième lot est offert. Voir modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. 3 gels douche Tahiti achetés, 3 gels douche Tahiti offert. Ça, c'est des super promos Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes Elle a l'air super. Je l'ai vue trois fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah oui, quand même. Eh ben, ça fait deux mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis deux ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr Et voilà, vous nous avez élus meilleure chaîne de magasin optique de l'année. Alors chez Atoll, on aimerait dire merci. Au petit William qui a cassé ses lunettes cette fois et toujours avec le sourire. à Camélia, la plus matinale de nos clientes. à Paul, le plus tardif. Et à Alice, qui a besoin de l'approbation de tous nos conseillers avant de choisir. Merci à tous. Si nous le pouvions, Atoll vous élirait meilleur client de l'année. Et pour fêter Ça, Atoll vous offre pour Noël un cadeau de grande marque pour tout achat d'une paire de lunettes. Atoll, mon opticien. Voir conditions magasin. Dispositif médical CE. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 5 990 euros. C'est une 5 portes Oui, 5 990 euros avec 5 portes et climatisation. Génial Et elle bénéficie de la prime à la conversion Évidemment Et du bonus éco-fiat. Mais elle a combien de kilomètres Mais elle est neuve madame Fiat Panda est à partir de 5 990 euros, prime gouvernementale et bonus éco-fiat déduit. Offre sous conditions de reprise incluant la prime de conversion de 2000 euros et le bonus éco-fiat 2000 euros jusqu'au 30 novembre. Détail sur fiat.fr Fiat Vous n'avez pas idée de ce qui se passe chez But. Pour le déstockage, les prix sont au plus bas. Non mais venez vite voir, faut voir ça. Dernier jour du déstockage monstre chez But. En ce moment, prix sacrifiés sur de nombreux produits. But des prix et des idées tous les jours. Voir conditions et produits concernés en magasin sur but.fr. Et pour jouer face aux grosses têtes, gagner de très très beaux séjours, inscrivez-vous rtl.fr. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Bonjour Violaine Ah bonjour, bonjour. Quel bonjour. joli prénom Violaine, j'adore oui, les violaines En bouquet, en bouquet. Non mais c'est vrai, c'est un joli prénom. Vous habitez Marouilles. Il y a viol et il y a haine. C'est très joli. Non, écoutez franchement. Non mais c'est c'est bon goût ça, Monsieur Beaugrand Non mais je connais une violaine qui travaille avec nous à la télévision. Elle est très sympa. Les violaines sont sympas. Ah oui, ben j'en, moi j'en. On n'est pas dérangé par les violaines en soirée non plus quoi. Comment c'est-à-dire On ne pas les violaines. C'est plutôt rare comme prénom. Ah oui, la seule que je connaisse, c'est celle effectivement qui travaille. Elle est très gentille, Elle est très belle. Vous c'est un prénom d'une pièce de Claude. Ça. Alors, violaine, vous savez bien ah, oui. votre prénom. Comment D'accord, elle est sourde. <rire> <rire> oui, c'est Claudel, effectivement. Ah, la note oui. faite à Marie. La note ah, faite, ah, faite à Marie. Vous voyez, on a des références ici. Oh, Qu'est-ce que vous oh, faites oh, dans la vie, oh. Violaine Nous, Claudel, on s'arrête à Camembert. J'ai pas entendu. Vous faites quoi dans la vie, Violaine Je viol... suis enseignante. Enseignante. Quel quoi Prof, instit Euh, professeur de violoncelle. Oh, ah oh. violaine oh. au violoncelle. Alors là, vous, ah là, vous, bah, vous, vous, a vous a allez quoi Vous allez pleurer en Roseline. Ah oui. Donc euh, violaine au violoncelle, c'est un ça, titre. C'est magnifique. Il n'y a rien de plus érotique qu'une femme qui joue du ah violoncelle. Oui. Ah, c'est ah vrai. Oui. Ah, vrai. Ah, ah, ça dépend si elle, si elle imagine à la place de l'instrument. Ah oui. <rire> oui. Enfin, après, elle ressort les cuisses quand même. <rire> <rire> oh là là. Et puis l'archet, ça peut faire mal. Violaine, n'écoutez pas, mes camarades. Vous allez partir où ça Eh bien, évidemment, chez Mickey. On vient d'en parler. Mickey. avec MasterCard vous Bienvenue, allez <rire> vous allez fêter les 90 ans de Mickey au parc euh, Mickey Astérix, parc Astérix. <rire> Ah ouais, c est, c est euh... Au parc Disneyland, je ne vous disais pas Disneyland, c'est Euro Disney, pas Non, non, non, non, non. non. Ça, Ça changé, Au début, c'était Euro Disney, et maintenant, il faut dire Disneyland Paris. Alors, alors, Disneyland, Disneyland Paris, et vous aurez en plus un séjour en pension complète pendant deux nuits au Newport Bay Club ah. Hotel pour ah oui, quatre euh, personnes. C'est pas le mieux. Euh, <rire> oui, mais attends, celui-là, il y a, a, celui a une piscine intérieure qui est pas mal. Euh, Laurent Dutsch nous a dit lundi qu'il était très, très beau cet hôtel. Ah, ouais. ouais. Trois jours de magie pour Vous en tout cas, chère Violaine, pour fêter les 90 ans de Mickey, vous avez des enfants, des petits enfants, en bas de 55 ouais, écoutez, ans. Écoutez, heureusement, oui, parce que ma fille est contente. Ah, ah oui. Vous, voyez, voilà. vous, vous, ça vous gonfle un petit peu, mais votre fille est contente, donc. Euh, ouais, très faut, faut trouver. <rire> bah, bon, écoutez, vous pouvez jouer du violoncelle euh, la nuit pour emmerder les voisins de l'hôtel. Ça peut. Être... <rire> Même la journée, ça emmerde. <rire> non, c'est joli le violoncelle. J'adore, j'adore. En plus, ça va. Le violon, c'est plus. Alors attention, aujourd'hui, chère Violaine, à Londres. démarre un championnat du monde mm -hmm. qui va surtout opposer, il faut le dire, un Norvégien à un Américain. Alors, de quel championnat du monde s'agit-il Est-ce que c'est un sport collectif Un sport collectif Attends, Non, répondre, attention, répondre. on laisse violer. Ah oui, mais je pose des questions. Il y a sa fille qui ça. veut aller chez Mickey. À Londres, vous dites À Londres À Londres démarre aujourd'hui, vendredi. On est vendredi. Ouais, oui, oui, oui, bien champion... L'athlétisme De l'athlétisme non. non, un champion du monde qui, qui va opposer. Je peux même vous donner les noms. Un ah, Norvégien, oui. Magnus Carlsen. Ah ben, un oui. Américain, Fabiano Caruana. Ils vont bouffer des Esquimaux, non Non. Euh, c'est du bateau. Sur du... le. Pas du bateau. Est-ce qu'il faut une balle pour jouer à ce sport Faut pas de balle. Non. Ah donc c'est pas du tennis alors. Ils ont l'un et l'autre une... 26 et 27 ans. Ça se maintenus... passe en salle Pardon. Du golf Du golf, non. Ça se passe, ah passe en salle Il y, a, s y, s y a pas de balle. Ça se passe en salle. Est-ce des... que c'est. Est-ce qu'ils se touchent Est-ce oh, que c'est est genre de la lutte ou un truc Ils comme ça Ils ne se touchent ce pas. Ce sont des costauds. Pardon Du squash Du squash non. Oh on en réfléchit. Il n'y a pas de balle violaine. Réfléchissez ah oui, un peu. Réfléchissez, il sont que deux. Ah ça, oui, c'est facile, moi je le sais. C'est des champions de table du ping-pong. Ben non, il n'y a pas de balle non plus. Euh, <rire> Est-ce qu'ils ont des épées Ils n'ont non. pas de non. lutte. Ils n'ont pas d'arène. C'est vraiment c'est pas, pas vraiment judo, un sport. Du du du, kara, du karaté. Pour, pour l'instant, j'ai jamais dit que c'était un sport, non, je non, voilà. signale. Alors, on va l'aider un peu. Moi j'ai trouvé, moi j'ai trouvé. C'est vrai. Les échecs. Les échecs championnat du monde d'échecs. C'est d'ailleurs un sport cérébral Et ouais, où est-ce qu'on met bien. la balle alors Un sport cérébral, le championnat du monde d'échecs 2018 démarre aujourd'hui à Londres et oppose le Norvégien Magnus Carlsen qui lui est déjà champion du monde à son challenger Fabio Caruana Voilà, ah. qui joue aux échecs Je suis vous jouez aux échecs, non Non. Oui, sur... Elle peut sur sa robe et oui, Il que... y, y en a beaucoup ici qui ne jouent pas aux dames mais... Euh, je... <rire> Moi, je... <rire> <rire> RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. En tant que DRH, je tiens à ce que les collaborateurs de l'entreprise se sentent épaulés. J'attends donc d'une mutuelle qu'elle soit accessible et proche de chez eux. Aesio est un nouveau groupe mutualiste composé d'un réseau de 360 agences partout en France. Car c'est en écoutant les entreprises et leurs salariés que nous trouverons ensemble les solutions qui leur permettront de vivre mieux. Aesio. Décidons ensemble de vivre mieux. Groupe Izo, 25 Place de la Madeleine, Paris 8e. Orias numéro 160 069 68, Izo.fr. Le Noël inoubliable de Bouygues Telecom. Damien Dangin adorerait se doter de la fibre pour Noël, pour que sa douce ses deux ados et lui puissent se surfer en même temps sans se disputer. Mais Damien se dit qu'avant qu'on ne la lui installe, il est évident qu'il se retrouvera sans aucun débit. Eh bien, Damien, dé trompez-vous. Chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet dès l'abonnement et même en cas de coupure grâce à une clé 4G. Profitez-en dès maintenant avec nos offres fibre après Noël. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 1 an, offre soumise à condition hors offre spéciale, éligibilité et couverture 4G sur bouyguestelecom.fr. Et si on parlait Renault Service Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Non, la solution c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ah Offre réservée aux particuliers, voir conditions sur renault.fr. Vous attend déjà dit que vous étiez exceptionnel. Chez Roche Bobois, nous vous offrons huit jours qui, comme vous, sont exceptionnels. Huit jours pour découvrir le design et le savoir-faire de Roche Bobois et profiter de prix très séduisants dans toutes les collections. Mais il faudra faire vite. Normal, c'est exceptionnel. Les huit jours exceptionnels Roche Bobois, c'est jusqu'au 19 novembre seulement. Magasin ouvert ce dimanche sur rochebobois.com. Auchan et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les déplacements d'Hugo qui changent. avec le carburant à prix coûtant. Le carburant à prix coûtant, Hugo Du coup, évite d'aller faire le tour des stations essence pour comparer les prix Surtout au prix de l'essence Jusqu'au 17 novembre 2018, vos magasins Auchan vous proposent le carburant à prix coûtant. Et vos déplacements changent. Auchan. Voir modalité et liste des magasins participants sur Auchan.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la Parce que chez Castorama, on sait bien qu'un mur qui a besoin d'un coup de pinceau n'a pas envie d'attendre le mois des rabais pour se refaire une beauté. Nous avons décidé qu'à partir de maintenant, les prix bas, c'est tous les jours. Vraiment Oui, vraiment. Comme la peinture Colors multisupport avec sous-couche intégrée qui existe en 93 coloris, au prix de 9,95 les 2 litres 5, toute l'année chez Castorama. Castorama. C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. 11,98 le litre. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Est valable jusqu'au 31 décembre 2018. Bon après-midi à vous sur RTL avec Vos grosses têtes, Laurent Ruquier avec Roselyne Bachelot, Laurent Baffie, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Titoff et Bernard Mabille. Une question pour Norbert Barbou qui habite Arbois dans le Jura. Babou d'Arbois. Monsieur Babou d'Arbois. Oui, Barbou, Barbou d'Arbois. Ah Barbou d'Arbois. Norbert, Norbert espère. Ah, Norbert. Norbert Barbou d'Arbois. Et <rire> <rire> eh donc Il espère à chaque cartel, Norbert <rire> Bébert, on l'appelle Bébert Bébert d'Arbois oh. ah Bah oui, d'abord Arbois, tout le monde le connaît, Bébert hein Ah, Bébert, vous ah, connaît bien Bébert ah, Vous Bébert. avez des nouvelles de Stevie <rire> non, non, non. Je suis Il a avec Jojo et Michou oh. suis... À l'anniversaire de Mick Mais là, Stivie va être intéressé Par la ah, question ah, qui va venir Puisqu'en 1865 En 1865 <rire> à Versailles C'est beau, hein Non attends, il a pété les plans. Là, il y a Bernard qui est en train de regarder Regardez mais Stevie en se tout. caressant la joue en disant qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qui qu se passe Bernard mais non, mais as viré. Il a même pas de camion. <rire> <rire> ah ouais mais j'ai un gros moteur. <rire> Allez c'est oh, parti. Je suis la ça, culture moi. Bon, alors en 1865. En 18... à Versailles. À Versailles en 1865. Oui à Versailles en 1865. L'académicien Édouard <rire> oh, oui. de la Boulette. De la Boulette. Edouard de la Boulay, a... il mettait les doigts dans son nez. Il y a Stevie Boulet il y a Edouard de la Boulay. Ouais, oui. de la boule. Invite quelques amis à dîner. Mon Dieu, que des garçons. <rire> ah, on s'est très bien et amusé. C'était très joyeux. Et à Versailles, non, écoute, on a <rire> fini faisant une petite que le le dans les jardins à la oh. française. <rire> il Alors, met tout le monde. Mal. Alors, qui fait quoi sur la Boulay là Alors, justement, c'est ma question. Il fait un dîner. Il fait un dîner, Edouard Pour la... les 90 ans de Mickey, il invite Jojo et Michou. <rire> Parmi les invités, il y a quelqu'un à qui il va... Donner une idée Et même passer une commande mmh. juste... C'était Aznavour <rire> Attendez euh, oh, oh. En 1800 combien vous dites 65. 65 Quelle idée incroyable Va naître au cours de ce dîner Organisé par Edouard de Laboulay En 1865 Qui va donner l'idée de la loterie à Napoléon euh, Pas du tout La, la idée, montgolfière pas... oh, non plus. La, la création du McDo Non plus Alors L'électricité Les impôts La Légion d'honneur non. non ça Est-ce que c'est quelque chose Qu'on fait toujours aujourd'hui L'idée qu'il a eue C'est quelque chose qu'on ah, utilise en Corse Qu'on utilise, le, le mot n'est pas... Qu'on qu apprend Mais qui existe toujours. Qu on alors, apprend ou pas Est-ce que c'est un lieu qu'on construit On peut considérer que c'est un lieu. Est-ce que ça a un rapport avec l'obélisque de Luxor Non, mais on commence à se Et rapprocher. Eh ben alors, on se rapproche bien, que... on se rapprocherait ah, pas. Le rond-point. Le rond-point. La... De... Il lui donne l'idée de faire un rond-point Donc à la place d'un croisement. Il a eu idée. Ah, c'est sur la, la place, place de la Comport, Place de la Concorde. Ouais. Ah non, c'est pas de place de la Concorde, mais c'est pas loin. Ah non, c'est oui, oui, oui, c'est oui, le oui, musée oui, du Louvre. Oui oui, oui oui oui oui Ça y est. Vous savez ah. que ah, là, là on est triomphe. bien oh, Ça y est. Allez, ah, c'est la pas, grande perspective, là, quand tu non Vous oui oui. Prenez des notes. La grande triomphe et la l'obélisque. Il y a une perspective là. jusqu'à l'arche de la défense mais c'est un peu tôt pour l'arche de la défense c'est quelque chose d'absurde alors est-ce que c'est une idée c'est dans Paris on est bien d'accord ah non je n'ai jamais dit ça le dîner est à Versailles et ce jour-là c'est à Versailles l'académicien Édouard de la Boulay a une idée une idée qu'il a... alors c'est un événement ah ça va être un événement il faut ouais. savoir quand même que Monsieur de la Boulay non seulement un académicien français mais il a été député sénateur de la Troisième République oh et oui. c'est lui qui insuffle cette idée mais quelle idée alors est-ce que ça la comédie française. Non, est-ce que c'est artistique Et si vous aviez le nom de l'autre personne qui se trouve Ah, c'est le baron Osman. Non, pas le baron Osman. Le préfet Poubelle. Non, pas le préfet Poubelle. Les magasins du printemps. Alors c'est un architecte ça C'est cherche pourquoi pourquoi Mais tant que vous y êtes. Ça ça concerne quelqu'un qui a inventé Tati. Chez Tati Tatu. Chez Tati Tatu. Chez Tati Tatu. C'est le nouvel pub de Tati. Est-ce que c'est un romancier Je crois que je saoule Rosely. <rire> oui, oui. Et entre, entre autres. Mais il en répond pas à mes questions, Laurent. Et si Rosely, chère Rosely, je n'ai doué que pour vous, et je peux vous dire que ce n'est pas un financier. Ça que vous m'avez dit. Je dis un romancier. Je pense qu'à la bouffe. Hein. genre je n'écoute que ah, la masturbation. ne vous ah, écoute pas aujourd'hui. La masturbation en sourd. Moi, je... c'est pas les toilettes publiques. Et ce n'est pas un roman ce qui non plus. Donc ici c'est le grand studio RTL. <rire> non mais alors. <rire> Laurent Laurent, est-ce que est-ce que ce qu'il a <rire> pas... ce qu'il a créé, est-ce qu'il y a qu'un seul ouais. lieu, il y en a dans toute la France. Il y en a partout. Ah non, Ah, attention, il y a des répliques, mais euh, on va dire qu'il y en a ailleurs. C'est aussi lui, un... mais bien sûr, c'est lui qui a donné l'idée d'envoyer la statue de la liberté et de l'offrir aux Américains. Mieux que de l'envoyer. Eh pas de la fabriquer. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Bravo Caroline. Et à qui au dîner Et Guinée, Eiffel, et, Eiffel, et, euh, Eiffel, Jean Eiffel, Eiffel, Bartoldi. Ah pas tout le monde quand même, mais il y a Auguste Bartoldi qui ouais. est là. Et effectivement, on est quelques mois après l'assassinat ah, oui. du président américain Abraham Lincoln. Et en fait, il avait un problème, c'est qu'il savait pas comment faire tenir. Et c'est qu'après, qu qu'Eiffel est arrivé dans le projet, je crois. Oui bon, oh. ça c'est après. Laissez-moi déjà vous terminer. Le dîner, on n'est pas au dessert. Alors oh. <rire> ils sont là, Lincoln et Bartoldi ils discutent. Ils Lincoln, et euh, Lincoln, pardon. Ouais, il s'est fait assassiner. Euh. Qu'est-ce qui se passe? La boulet et Justement, ils disent oh là là, il y a Lincoln qui s'est fait assassiner, on écoute. Et la boule elle dit oh, faut envoyer une statue de la liberté. Ben oui, parce qu'évidemment ils sont partisans de l'abolition de l'esclavage. Ils proposent, ils suggèrent que la France, vous voyez, la France. offre aux États-Unis pour commémorer l'amitié entre les deux pays et rendre hommage au président Lincoln qui vient de se faire tuer, eh bien de d'offrir un présent, un cadeau. Et là, Bartholdi qui avait commencé à, à faire des petites ébauches d'un projet. Ouais. Ah oui, il s'est dit. Je vais refourguer ma statue. Voilà. Oui, au départ, c'était une statue de déesse égyptienne qui ah. devait être installée sur le canal de Suez. Et puis il l'a transformé et puis on en a fait la voilà. statue de la Liberté. Mais ça va être fait beaucoup plus tard, ça va être installé beaucoup plus tard. Ah, ah, oui, oui, évidemment, là-là, oh ah. là. elle est achevée en 1884. Ça, voilà. -à -dire ah, pas il a pas un... 30 ans. 20 ans plus tard. Non, 1865, 1894 ah oui. Ça fait à peine 20, 20 ans et la statue de la Liberté est d'abord évidemment exposée à Paris, elle reste un an en France et puis il faut savoir que les Américains ont du mal à la payer. Au Part, Ils veulent... le gouvernement américain n'a ah pas voulu payer euh, alors les... excusez-moi on a dit qu'on est, leur... on leur... on est censé leur offrir un truc oui, et mais on leur faut... demande de payer il faut payer le transport oh, oui. c'est dégueulasse oh, mais, mais, mais, quand on n'a un mais, cadeau mais... on ne fait pas payer le transport ouais. à celui à qui on l'offre mmh, ça dépend oh. <rire> vraiment <rire> oh, non c'est pas joli oh t'imagines non, non, c'est super vrai, on n'aurait jamais dû leur donner ça aurait été très très très bien l'entrée de l'île Saint-Louis ou un truc comme ça on en a eu une oui elle est minable elle est petite enfin elle est belle J'avais bien dans mon jardin mais elle est toute petite mais tu crois pas que la journée Quand on sera jalouse. Ouais parce qu'il y a déjà la Joconde dans la cuisine ah la la que vous tu l'écoutes pas... avec la statue de la Liberté dans votre jardin. Ah mais moi j'adore Il veut sa sœur, son centre et tout, j'ai la Victoire de Samothrace. C'est la liberté qui est français, qu dans est le français, peuple C'est française la Victoire de Samothrace. Oui, non mais c'est ça, c'est non, je... c'était sur Samothrace mais je... c'est quand même l'une des œuvres majeures du Louvre. Ça fait partie mais maintenant tu, du Dar de France. C'est Napoléon qui est parti la chercher, Il a la vraie Joconde Elle a des idées la boulette. 16h 18h Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Machine de verre et d'acier, elle débarque sur terre pour sauver notre monde. Ses super pouvoirs, caméra de recul, démarrage sans clé, connectivité avancée, maniabilité optimale, optique LED. Découvrez les super pouvoirs de la nouvelle Skoda Fabia Clever à partir de 99 euros par mois. Offre avec 1000 euros de prime à la conversion et 3000 euros de remise déduite jusqu'au 31 décembre 2018. Location longue durée à particulier, 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 1295 euros, sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur skoda.fr.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 Engagement un an. Offre soumise à conditions hors offre spéciale. Éligibilité et couverture 4G sur BouyguesTelecom.fr. C'est vu, c'est Vulco. Pour mon entretien auto, c'est vu, c'est Vulco. Pour les prix et pour les pros, c'est vu, c'est Vulco. Pour profiter d'une promo, c'est vu, c'est Vulco. Jusqu'au 24 novembre chez Vulco, cumulez les avantages pour l'achat de pneus Dunlop ou Goodyear jusqu'à 120 euros remboursés et jusqu'à six mois d'abonnement à l'application Coyote offert. Détails dans les points de vente et sur Vulco.com. Offre soumise à conditions. Pneus entretien auto, c'est Vulco. Suite à un sondage réalisé par le magazine Vital Vulco a obtenu le label meilleure enseigne 2018 dans la catégorie centre auto garage pneumatique. Au champ, et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est le dîner de Jérôme qui change avec les crevettes origine Équateur ou Venezuela à 5,99 € le kilo. 5,99 € Jérôme, laisse et papy s'envoler jusqu'en Amérique du Sud. Tu as besoin de vacances, non Bon, tu vas pas bouger de ta cuisine, mais c'est un début. Jusqu'à demain, vos magasins Auchan ayant un rayon proposent les crevettes entières cuites, réfrigérées 100 à 120 pièces, élevées en Équateur ou au Venezuela à 5,99 euros le kilo. Et votre dîner change. Auchan. Pour votre santé, bougez plus. Et si on parlait à Renault Service Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers.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 Pendant les 15 jours irrésistibles, profitez de la qualité Queer Center à des prix exceptionnels. Par exemple, ce canapé 3 places en 1290€. 1290€, cuir à 1290 euros. 1290 euros Irrésistible. Queer Center. Modèle Lagos, prix hors livraison jusqu'au 19 novembre. Détails sur queercenter.com. Notez sur vos tablettes ce très très beau rendez-vous ce sera demain sur RTL le grand studio présenté par Eric Jeanjean -Jean. Demain samedi 15h-16h il reçoit Patrick Bruel pour une heure une heure et demie, une heure hein, de, de live aux côtés de Patrick. Il y aura également Kimber Rose, et Nawel Ben-Krayem qui avait gagné. Souvenez-vous le, le concours de mon premier grand studio RTL c'était en 2016 et elle sortira son album en 2019. Son EP est actuellement disponible. C'est De titre donc n'oubliez pas demain ce beau rendez-vous sur RTL à partir de 15h avec Éric Jeanjoy -Jean et Patrick Bruel. Une question pour Viviane Durand, qui habite Bourges. Attention, c'est une question comme j'en pose rarement, ah, oui? et qui n'est pas si facile et si simple qu'elle en allait. Ah, les... Une question intelligente. Exactement, mon cher Bernard. Donc, <rire> prenez bien note, ah. quand on le mélange avec de la calamine... Oh, oh, oh, là, oh, là, là. Calamine oui. <rire> Avec un, avec un K ou avec un C Avec un C. Quand on le mélange ah. avec de la calamine, ça donne du cuivre jaune. Oh, là, là. Quand on le mélange avec de l'étain, cela donne du bronze ou de la fonte. De quoi s'agit-il euh, De l'or, du non. plomb, du plomb, non, de l'antimoine, de l'antimoine. C'est no... un truc d'alchimiste. Ah oui, mais c'est pour elle. Elle a fait physique chimie. La salpêtre. Le, le, que salpêtre. le salpêtre. Le salpêtre. La salpêtre, <rire> métaux féminin. Qu'est-ce que tu euh, fais <rire> La bronze. C'est la bronze. La c'est une émission anticléricale. <rire> <'est> l'antimoine, <rire> le salpêtre. Salpêtre. <rire> la salpêtre. Alors c'est un métal. Alors c'est un métal, oui, oui, bien sûr. On fait des statues avec ça. et ben c'est pas le fer. Alors, attendez, attendez, réfléchissons. C'est ou du cuivre jaune ou du bronze. C'est utilisé comme le bronze, comme le laiton, mais ce n'est ni le bronze ni le laiton. Et c'est vrai que quand on le mélange avec de la calamine, ça fait du cuivre jaune. Quand on le mélange euh, avec de l'étain, ça donne du, du bronze. Du zinc Du zinc, non. Du fer oh, Du fer, non. Est-ce oui. que c'est déjà... L'aluminium De l'argent -ce Non, non c'est déjà un matériau qui a une couleur un peu dans les jaunes, dans les ocres, comme ça. Oui, on oui. peut... Euh, jaune, ocre, pas tout à fait mais plutôt rouge vous voyez oui, c'est en état de, de et poussière et c'est dur ou c'est mou c'est en Faut état fous. de poussière <rire> <rire> elle est, elle est folle, les, les métaux <rire> c'est rarement non ah, mais les métaux les métaux le aussi le métaux le, le métaux tu sûr qu'on dit le métaux oui, on si. dit métaux boulot dodo non non mais les métaux aussi le, le métal le cadmium <rire> Oui au singulier Non mais l'or Quand c'est chaud Ça coule Quand, quand c'est chaud Quand c'est très très chaud Un métal peut être liquide On être un peu comme oui. toi A mon bon avis vous Tu t'es fait avoir <rire> oui, C'est même le principe. principe toutes ces bagues Confondues en vacances <rire> C'était du plastique Désolé Il y a un... que les métaux Qui fondent C'est une pierre Du rubis C'est une pierre rouge Alors ce n'est pas une pierre Un métal rouge Un métal Un métal Notamment utilisé comme. Mais dans la nature On le trouve rouge bah Dans la nature Dans la nature Oui Bien sûr. On le trouve. Est-ce qu'on en je trouve le... en France, Laurent C'est bizarre parce que quand on parle de rouge, généralement on parle des bouts rouges et c'est pour l'aluminium. Les bouts rouges. <rire> <C 'est> Écoutez, <rire> votre vie privée, Monsieur Boulet. Euh... C'est pas moi. Moi, je parle des bouts rouges de l'aluminium. Je parle pas des des. Elle qui parle oh, qu de Non, du, du, du cobalt. cobalt. Oh, rouge en métal. Ah, cobalt. Un estampeur. Euh, fa... Vous avez dit quoi Rose... Cobalt. Cobalt, c'est bien, Rosely, mais ce n'est pas ça. Bah alors pourquoi c'est bien si c'est pas ça <rire> Parce que je ne pas la peine de faire de la que Ah, le tungstène. Quoi Le tungstène. De quoi Tungsten. Le tungsten. Bah oui, tu dis pas les mots donc on comprend rien, Bah tungsten, tungsten. Tu es toi Mais c'est quoi De quoi Du tungsten. Tungsten. Ah oui, c'est ça, c'est le jackstrap Ah ben aide-moi à résumer parce que Oui, ça existe le tungsten, mais à mon avis c'est pas ça. C'est pas un c'est pas ça mais c'est pas la tungsten, c'est le tungsten. ça commence pas, c'est pas un métal. Parce qu'elle lettre. Ah bah puis quoi encore Est-ce qu'un porte Laurent, vous m'avez Est-ce qu'on trouve en France En Afrique. Et s'il ça va t'aider quoi C'est un alliage de métaux. Alliage Je, je, vous connaissez Aliage ah, le, le groupe Aliage Ah non Bah oui. il a T'es à mort ton souvenir me survit encore Bah il a quand tu danses avec moi Qu'est-ce qu'il faudrait qu'est-ce qu'il ferait pas pour chanter Le laiton Laurent le vermeil le non Je crois que Rosine elle veut rentrer voulait... Est-ce que vous pourriez alors, lui donner la place c'est pas ça c'est que alors on peut plus de toi Le quest dit le laiton Le laiton n'est pas Le Ukrainien le Ukrainien Vous avez pas répondu pour le vermeil j'en ai marre Les vermeils à ton droit Que je leur répondre. Attends. Non, non mais c'est pas parce que vous avez la carte que Oh, c'est pas bon, vrai. Non, voilà, là, pas encore. Je vais te on dire attend, à On attend, on attend pour faire pas qu'on ah. Ce n'est qu pas le vermeil. C'est bien, Roseline, mais pas Est-ce qu'un plombier sans... <rire> C'est le laiton. -ce mais non, c'est f... me le dire le laiton, vous le mélangez avec de l'étain, ça vous donne du bronze, vous le mélangez avec de la calamine, ça vous donne du cuivre. Alors comment j'ai du fer Est-ce qu'un plombier sans ça pour faire du laiton, faut le mélanger avec de la calamine pour faire du bronze. on a quand avec de l'étain. Il faut mélanger quoi C'est c'est Il y a une expression française, j'allais dire, puisqu'on le ah plomb, le Rubicon, le Rubicon, le, Rubicon le Rubicon, mais non, le alors, plomb. Le Rubicon c'est un lieu géographique. On l'a dit le plomb. C'est un fleuve franchir le Rubicon. On a non, mais c'est parce qu'elle veut un Rubicon. On n'a pas dit le plomb. Le plomb, qui est... a dit le plomb ah. Eh bien, ce n'est pas le plomb. Ah. Non, là, alors attendez, il dit... y a une expression ou qui utilise ce métal. Oui, monsieur. une expression qu'on utilise pour dire qu'on a le visage rouge. En tout cas, je peux vous dire que c'est très dur, que c'est rigide. <rire> mmh. Ah, c'est moi. Ah, alors, le, fer. Mo ah, le fer, le fer. Le titof, le titof. C'est symbole de dureté. Ah, donc on dit ça à quelqu'un oh, quand il a la mon tête sexe. dure. Ah, <rire> oh, alors celle-là, tu as fait l'année là. Qui a dit mon sexe Bernard, il pète un câble. Encore un petit souvenir qui remonte. Laurent. Ha, ha, ha, ha! Alors attendez, il faut alors c'est donc une expression, ouais. une expression qui veut dire quelqu'un qui est rigide comme genre droit comme la justice par oui, exemple mais c'est comme comme com quelque chose est-ce qu'il y a comme dans l'expression Je suis sûr que vous connaissez sûr comme l'acier, l'acier. Euh, euh, il s'agit effectivement d'un métal rouge euh, qu'on appelle parfois aussi cuivre rouge. Est-ce qu'on qu en fait des bijoux Si on le mélange avec de la calamine, ça vous donne Oui non mais on a compris ouais, ça, oui, ça arrêtez maintenant, oui. ça suffit ça vous donne que... Du cuivre rouge, est est-ce qu'on en fait, fait des, des, des bijoux Est-ce qu'on le prouve Est-ce que tu veux qu'on trouve de la calamine Non en fait des bijoux Non, en fait pas nous apporter de savoir. Est-ce qu'on en fait de la tuyauterie Est-ce qu'on le trouve dans l'ameublement Mais quoi Faut bien qu'on le trouve quelque part. Vous connaissez tous la célèbre expression mais je vais vous dire « T'as la tête dure comme du fer ». Quoi donc ?« T'as la tête dure comme du ce qu'il est à la campagne. « T'as la tête dure comme du fer ». dernière fois ma chérie. Respire. 300 euros pour même durant de bourge Bravo madame. On dit la loi, la loi... Du talion Non. La loi est Non. La loi du plus fort. Non, Madame Bushlo, tu vois ah, la fait. loi, il y a, y a, y a plein de, lois, a oui, plein de oui. lois, la loi des reins, oui. les ah, reins, oui. A I R I N, oh, oui. les reins. Vous auriez ah. dû nous dire je vais et je viens. <rire> entre les, rins. Rins. Oh, les reins alors là on aurait compris elle apostrophe air ouais, Vous je voudrais dire un fleuve euh, alors, dans, dans l'Orles mais c'est pas on aurait trouvé les reins c'est un alliage ah, j'ai dit que ah, un il oh, mort ton souvenir <rire> me survit encore ah, j'ai ah, dit, dit, ah, bon, dit que c'était un alliage et alors c'est quoi l'expression dit dur comme les reins non la loi des reins une loi des reins ça veut oui. dire qu'il y a un truc qui est très rigide rigide ouais, j'ai compris je suis pas débile mais les reins je connaissais pas pardon je connaissais pas cette ne faites pas croire que vous connaissez pas les reins les Mais pas les reins Oh non Oh non Oh non Ben ça écoute Ça passe au milieu Oh non oh, Quand vous est... lâchez un bronze Où c'est Oh ben on est, Oh là là Oh là là oh. Laurent Ruquier Et ses grosses têtes Dans un instant Sur RTL Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors, quand vous nous dites... Une fois que j'aurai changé la douche, le sèche-serviette, la robinetterie de ma salle de bain, je vais pas pouvoir m'offrir ma superbe double vasque. On vous répond, c'est le moment de tout changer. Jusqu'au 18 novembre, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau par tranche de 100 euros sur tout l'univers salle de bain à partir de 300 euros d'achat. Baignoire, douche, sèche-serviette, à vous de choisir. Une offre exceptionnelle pour réaliser la salle de bain de vos rêves sans vous priver. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Voir conditions en magasin.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 La Poste Mobile présente l'immanquable Noël. Imanquable Pourquoi Parce que le forfait 60 gigas sans engagement est à 9,99€ par mois à vie au lieu de 18,99€ par mois. À vie Oui, à vie, avec la Maxi Remise Box plus mobile. Ça, c'est cadeau. Jusqu'au 26 janvier 2019 à la Poste Mobile. Pour toute souscription à Inbox, ne manquez pas notre forfait SIM 60 gigas à prix magique. Rendez-vous en bureau de poste. Remise appliquée à vie à compter de la deuxième facture mobile qui suit l'activation des deux offres Box et mobile et sous réserve de ne pas résilier l'offre Box, voire condition sur la Poste Mobile. Peugeot Occasion, allez-y les yeux fermés. Citadine SUV, essence diesel électrique, récente ou plus âgée, de la marque Peugeot ou pas. Chez Peugeot Occasion, avec plus de 20 000 véhicules toutes marques en stock, le choix est adapté à vos envies. En ce moment, bénéficiez de l'éco-reprise Peugeot de 1 000 euros sur une sélection de véhicules sous conditions de reprise, cumulable avec la prime à la conversion de l'État jusqu'à 2 000 euros.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 Voir coller sur magasin, dispositif médical CE. À suivre, bien sûr, vos grosses têtes avec Laurent Ruquier. Puis ce rappel de ce grand studio, ce sera demain, samedi, présenté par Eric jean 14 14h30, 16h sur RTL, avec Patrick Bruel en live, s'il vous plaît. Une question pour Monsieur Loïc Le Diagon, qui habite Vingles, dans le Pas-de-Calais. Ah oui. Pour quelle raison connaît-on le fils de Giorgio Germont Giorgio Germont, c'est le, le père de Rodolphe dans la... De... par Rodolphe. Non mais non, attendez, c'est le père de... Oh, oui, vraiment, je suis. Je suis ça, C'est le père euh, du, du fils, Stéphane Bern ou euh, Roselyne <rire> Non, c'est le beau-père de l'amoureux de, de, de Traviata. Qui s'appelle la Violetta, donc. Ah, voilà, c'est ça. Ah, c'est le mec à Violetta, alors. Oui. Et il, a, il Il va là... Alors, Kevin, père. ce serait Kevin. <rire> Giorgio, <rire> c'est le père. mais Elle a la bonne réponse, je vais lui accorder. Non, non, non. non, non, non. non, non Giorgio, c'est le fils du... Pour Mais quelle raison connaît-on le fils de Giorgio euh, ouais. Germont parce Effectivement, elle qu va quitter Traviata parce qu'elle qu est morte la maman. Parce que c'est l'amoureux de Violetta dans la Traviata et il s'appelle Alfredo. Non, non, Alfredo Germont. Oh. Bonne réponse de Rosine Basho. C'était une question pour elle. je oui. sais Carrément, il prépare des petites questions pour ça. Vous, vous êtes me euh. une question sur Dorothée, moi je réponds. Hein. Enfin, ouais, écoutez, ouais, ouais. Faut en il faut s'en rappeler qu'il y a un Monsieur. Elle s'en rappelait pas. Elle s'en rappelait pas justement. Si je m'en rappelle. Et, Monsieur Germon, tout le monde se souvient pas de Monsieur Germon. Euh, vous si. Pouvez Vous nous auriez la... laissé euh, 10 secondes de plus. Vous pouvez, <rire> vous pouvez très ouais. bien connaître la Traviata sans connaître le personnage de Germon. Elle non plus. C'est Placido Domingo qui l'a chanté euh, l'opéra. Je te, te pas demande dit, pas qu'il l'achète. Je te demande son ouais. prénom. <rire> la fille est grise. Son prénom c'est <rire> Roseline, vous savez que vous pouvez lui dire ta gueule de temps en temps. Il y a une solidarité féminine avec Roseline. Alors attention, si je vous dis qu'il y a cent un, cent mots et ce sera Pardon la question 68 68 68 J'ai vraiment mais pas le droit où, à l'erreur ici. Mais a... où vous avez appris à prononcer 68 so Je vais vous mais acheter français. Vais... Il... il a eu une maison à Marseille. Non, non, non, non, non. Je vais, je vais lui offrir ad... du polidon. Oh. A... So a... C'est son côté Jacques Pissardou. 68 oh. mots. Oh. So Ça a bien suivi quelques 10 ans à Marseille. Voilà le résultat. Je vais demander à Marion Gam Il doit lui en recevoir des bois. Alors, attention, écoutez bien la question pour Thomas Kinnler qui habite Strasbourg dans le bar. En là, Il y a 68 mots dans le titre original de cette célèbre œuvre littéraire. De quelle œuvre littéraire s'agit-il dont le titre contient 68 mots Ah, oui. oh là Vous là. voulez les 68 oh. mots ou... Non, c'est vrai qu'on a euh, évidemment l'habitude de réduire ce roman à un titre plus court, mais le vrai titre, c'est 68 C'est un roman français Alors, un roman français, non. non. C'était non. britannique non. Pardon, c'était britannique Alors, britannique, oui, Monsieur Boudet. Non, les non, Voyages de Gulliver Non. Gulliver, non. Non. Alors, si est-ce que si on trouve l'auteur, ça va nous aider Dickens, l'auteur. Oh vous pouvez trouver l'auteur, mais à mon avis, vous connaissez moins l'auteur que l'œuvre. Est-ce que c'est est, Caron... est Jérôme qu'a Jérôme Non. C'est un livre très connu. Ah oui, oui, oui. On a tous lu. Ah. Oh. Vous avez dit que avez, les, quand, les... les... quand j'ai sont... dit les voyages, ça a fait tilt. C'est un rapport avec voyage. Mais dès que vous parlez, ça fait tilt. Ah, possible. Gulliver. Mais, mais non. Et le titre rentre dans sur le sur la page de couverture. Il y a le titre en anglais, évidemment. Et en entier. Moi, j'ai la traduction en français. C'est vrai que si vous voulez. Nous on connaît mieux sous on, on le connaît sous quel nom ah bah, sous un autre titre un livre. Que je, que je vous livre mais sous demande. un titre en combien de mots le euh... le titre c'est la Bible en quatre mots nous on connaît ah c'est le... un auteur du XVIIIe siècle même cinq mots 18 e 19 e Alors, on est plutôt au 18ème siècle. Le livre a été publié en 1719. Est-ce qu'il y a une adaptation Les Liaisons Dangereuses. Les Liaisons ce Dangereuses. C'est de Choderlos de la Clos. Oui, c'est français. Et puis, il y a trois mots. Est-ce est que ça a été adapté au cinéma ou à la télévision Ah, oh, ça a été dix mille fois adapté. Ah, d'accord. C'est un Shakespeare Un Shakespeare, non. <ride> en 1719. En 1719. Un auteur <laughs> anglais. Oui, ah, Crammel C'est pas... Non. Cramel Crammel contre Crammel contre Avec, euh, avec Meryl Streep. Ah, et Dustin Attends, je cherche, cherche. Il y a des mots qui ça résonne mais alors à le double cerveau c'est un shaker chez vous ça résonne là c'est pas crameur quelque chose je veux pas être désagréable mais la culture s'est arrêtée avant le mans c'est un roman d'aventure un roman d'aventure anglais épique c'est une belle histoire non c'est Tarzan Tarzan en cinq mots cinq mots Tarzan il crie très fort Ah, ça ça s'appelle ouais, « The Lord of... Euh, » Le Seigneur Christophe. des Anneaux. C'est un rudiaire c'est un Rudière qui plie mais oui mais bien sûr c'est vendredi Robin, Robinson Crusoe ah. les aventures de Robinson Crusoe bonne réponse de ah, pas loin. c'était pas loin mais qu'est-ce qu'il y a derrière ah, et le... c'est quoi les 68 mots et le vrai titre hein, du livre de Daniel Defoe ah, l'écrivain qui a écrit les aventures de Robinson Crusoe et je vous le rappelle c'est Daniel Defoe aventures qui ont été publiées en 1719 sous le titre et j'ai le, le, le, le, la photocopie de la couverture du livre sous le titre Alors, je vous le donne en, en français hein. La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe et de York Marin qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique près de l'embouchure du grand fleuve au à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates écrit par lui-même voilà le titre exact Non mais c'est ah. du foutage de gueule ça non ah oui, Je vous jure que c'est ça En fait le mec il a mis tout le pitch The life of French oui. Surprising Adventures. Bon. Of Robinson Crusoé, Fjork. Euh, euh, mais c'est curieux. Oui, là, ça donne pas envie de lire. Hein. And Twenty. Puis, voilà. Après c'est écrit Non mais petit... ce que vous prononcez très bien. En plus. <rire> les aventures de Robinson Crusoe ne diminuaient pas les mérites de Madame Bachelot. Bravo Rosely. <rire> Bravo. Et vous savez que Robinson Crusoé avait un ami, cher Stevie, qui s'appelait. Mercredi... Mercredi. Non. <rire> non <rire> mon Dieu. Pas vendredi ou mercredi Vendredi Vendredi Et jeudi, il est où alors <rire> Vendredi, pas mercredi C'est là, c'est là ouais, tu aussi, tu poses en... des questions compliquées ah Non mais sinon, il avait une chance sur 7 Steven, attends, on s'en sort bien. Il aurait pu dire février. Hein. Non, non, non. Ça c'est le chien non, de Jonathan et non, Jennifer février. Non, ah, ouais. non mais écoutez, Rosie, il va falloir le reprendre en main. Le petit, oui. Il avait, en plus, avait tu... la bonne réponse. Je suis pas son type. Il faut dire que c'est vrai que Robin San Crusoe sur la fin avait Alzheimer et qu'il ne savait ah, plus ouais. comment appeler vendredi. Il l'appelait l'autre jour. <rire> tu l'as lu ça Bah oui, j'ai même vu le dessin animé et tout. Quel dessin Des animé Bah il y a le dessin animé Robinson Crusoé. Ah oui. Ah ouais, Flo et le Robinson. Ah c'est exact. Nous construirons notre maison. Mais non, mais c'est Flo et les Robinson suisses. Oui. C'est un truc oui, qui a rien à voir. Oui, avoir. mais bon. <rire> inspiré de ça, quand même. Oui, mais, mais si on utilise. Ça, ça se tous les vendredis. C'est comme, comme, comme si on te dit, euh, t'as vu Star Wars Et tu dis, oui, oui, j'ai vu Star Trek. C'est n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça se passe dans l'espace. Michel Drucker, Star 90. Ça ressemble un peu. de loin. Ah, Stevie regardez, Robinson Suzhoé. <rire> Les grosses têtes de Laurent Ruquet reviennent dans un instant sur RTL. Monoprix, tu sais que t'aimes les anniversaires quand tu vas à toutes les fêtes, même à celles des gens que tu ne connais pas Et tu sais que t'aimes encore plus les anniversaires quand il y en a un chez Monoprix et que tu campes devant le magasin pour être le premier à fêter ça Youpi L'anniversaire de Monoprix, c'est parti Profitez de la promotion exceptionnelle pour une boîte de 36 doses de lessive Ariel 3 en 1 Pots original, la deuxième est offerte jusqu'au 19 novembre. Monoprix, voir conditions de l'offre en magasin sur monoprix.fr. Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi. Parce que chez Castorama, on sait que le froid n'attend pas le mois des bonnes affaires pour entrer dans le salon et nous saisir. Castorama a décidé qu'à partir de maintenant, les prix bas, c'est tous les jours. Oui, tous les jours. Et sans attendre parce que c'est maintenant qu'on a besoin d'un chauffage. Comme ce radiateur électrique Antao 1000W à inertie fluide pour une chaleur douce et saine à 135 euros et dont le prix ne montera pas d'un centime. Castorama, c'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. Prix jusqu'au 31 décembre 2018. Pendant les journées Audi All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Jusqu'au 19 novembre, l'Audi A3 Sportback est à partir de 290 euros par mois, avec extension de garantie et entretien inclus. Rendez-vous chez votre partenaire Audi. Offre en location longue durée sur 36 mois et 30 000 km avec apport de 2250 euros. Réserve aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, voire conditions sur Audi.fr. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Bonjour, parlons de franchise. Vous qui êtes déjà dans l'immobilier ou pas, je vous propose d'ouvrir votre agence Stéphane Plaza Immobilier. La vôtre, avec moi. Comme ça, on profite ensemble de mon savoir-faire et de l'avenir. Si vous partagez ma vision de l'immobilier, professionnelle et un peu décalée, faites comme les 380 entrepreneurs qui font déjà partie de l'aventure. Rejoignez-moi sur stéphaneplatzaimmobilier.com Le réseau Stéphane Plaza Immobilier élu par l'IREF, Grand Prix de la franchise et du partenariat 2017. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Bon, allez, tu descends de ce tracteur tout de suite Mais non, il n'y a pas de code code qui tienne, tu, tu descends du tracteur. Dès aujourd'hui, le poulet fermier Origine France est à 3,79€ le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Au rayon volaille libre-service, poulet d'un kilo quatre environ. Il est 17h. Les infos Quentin Vinet. Du nouveau cet après-midi, dans les affaires qui concernent Jean-Luc Mélenchon, le parquet de Paris vient de désigner des juges d'instruction pour diriger les deux enquêtes visant le leader des Insoumis. Deux informations judiciaires sont ouvertes contre X. La première enquête concerne ses comptes de campagne pendant la présidentielle de 2017. L'autre vise ses assistants parlementaires à Bruxelles. Les auto-écoles se disent inquiètes cet après-midi. Elles sont inquiètes par les... après les annonces d'Emmanuel Macron. Le président promet que le coût du permis de conduire va baisser de manière drastique. Il est aussi question d'intégrer le code de la route à la partie scolaire. Les modalités seront dévoilées en fin d'année dans le cadre de la loi sur la mobilité. Les organisations dauto école trouvent que c'est une mauvaise idée. Emmanuel Macron, il achève aujourd'hui son périple dans le nord-est du pays. Il est cet après-midi dans la Somme, sur un mémorial franco-britannique de la Grande Guerre, en compagnie de Theresa May, chef du gouvernement de l'autre côté de la Manche. Il était ce matin à Lens et dans les environs. Il assure qu'il a compris les attentes et les colères des Français tout au long de la semaine. Et il s'est arrêté dans un café pour parler notamment du prix des carburants avec les habitants à une semaine maintenant du mouvement des gilets jaunes. Bonsoir Philippe Robuchon. Bonsoir Quentin. Le prix des carburants, vous allez en reparler à partir de 18h dans RTL le soir. Et oui, puisqu'on le voit bien, depuis plusieurs jours, le gouvernement tente de désamorcer hein, cette colère des gilets jaunes. Le gouvernement peut faire plus, a dit ce matin François de Rugy, plus pour limiter la facture carburant, reste à savoir comment, plus également pour les jeunes, vous en avez parlé à travers ce permis de conduire, moins cher, et un coup de pouce peut-être lors de l'achat de la première Voiture. Alors sur tous ces sujets, bien on va demander des précisions à Brune Poirson, la secrétaire d'état chargée de l'écologie. Brune Poirson qui par ailleurs accuse les grandes surfaces de ne pas jouer le jeu de la transition énergétique en vendant l'essence à prix coûtant. Elle sera notre invitée à 18h20. Philippe Robuchon pour RTL soir entre 18h et 20h. À tout à l'heure. Dans l'actualité cet après-midi, un huitième corps découvert à Marseille. C'est celui d'une femme retrouvée dans les gravats des deux immeubles qui se sont effondrés au début de la semaine. Les sauveteurs recherchaient a priori huit personnes dans les décombres. Un grave accident de la route en début d'après-midi sur la rocade à Bordeaux. Un camion a traversé le terre-plein central. Il a percuté une voiture qui arrivait dans l'autre sens. le conducteur de cette voiture est décédé il y a de fortes perturbations depuis sur la rocade dans le sens intérieur au niveau de Bègle les partenaires sociaux se réunissent à Paris cet après-midi, c'est le début des négociations sur l'assurance chômage, le gouvernement veut économiser au moins 3 milliards d'euros sur 3 ans, les syndicats ne veulent pas entendre parler d'une baisse des droits des demandeurs d'emploi, la CGT a déchiré en petits morceaux la lettre de cadrage en arrivant tout à l'heure au siège de l'UNEDIC le Paris Saint-Germain en football promet des réponses, dès la semaine prochaine une enquête interne est ouverte pour l'affaire du fichage ethnique des jeunes joueurs entre 2013 et le printemps 2018. C'est une pratique qui est interdite en France. Place à la Ligue 1 ce soir, après la déconvenue des clubs français en Ligue Europe. C'était hier soir. Lille, 3 jouera contre Strasbourg, 7 e en ouverture de la 13 e journée du championnat. À vivre sur RTL, coup d'envoi 20h45. Attention aux pluies et aux orages cet après-midi dans le département du Gard. Les pompiers appellent à la vigilance. Une nouvelle perturbation arrive par l'ouest. Il est 17h03 sur RTL. Dans quelques minutes, le retour des courses à l'hippodrome de Saint-Cloud. En attendant, vous êtes en compagnie des Grosses Têtes. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, Les Grosses Têtes. Toujours avec Roselyne Bachelot, Caroline Diamant, Stevie Boulay, Christophe Bondrand, Kitos et Bernard Mabie. Une question pour Yannick Vazoulet qui habite les pavillons sous bois en Seine-Saint-Denis. Qui fut poursuivi en justice pour homosexualité, choisi pour éviter la prison la castration chimique, oh là par, oh, prise, chimique. Ah oui, ah, par prise ah, d'œstrogènes et fut finalement retrouvé mort par ah, empoisonnement oui. au cyanure en 1954 euh... dans la chambre de sa maison. Et c'est pas, pas Jean Genet C'est Ce en, angle, en angleterre. C'est pas et oh, je peux parler. C'est pas Oscar Wilde C'est quelqu'un C'était en Angleterre. C'est quelqu'un qui en plus avait déchiffré les codes allemands. Exact. Et il s'appelle ah. oublié le nom. Oui, à Applegate. Mais non, pas Applegate. Mais non, non, non, mais euh, non, non, non Pas exact, vendredi non plus. C'est la bonne réponse en tout cas. <rire> il, pas... il manque le nom. Ah bah oui, manque le nom. Oui, est euh... Un peu dommage, mais en tout oui, cas j'ai oui. trouvé. J'ai trouvé le personnage. Exactement. C'est terrible, c'est une histoire terrible parce qu'il a, a déchiffré, il a déchiffré les codes secrets euh, des, des communications avec allemandes avec ah. une machine très compliquée. Enigma, Enigma la machine. Et c'est le premier ordinateur créé. Oui, on a vu. il a joué au Teniema par Kunterban. Et après les anglais, secrets anglais ont été dégueulasses avec lui. Je vous le retrouve. La reine Elizabeth, la même reconnue comme héros de guerre et la Gracié à titre posthume. Ah bah oui, mais il y a une pièce de théâtre qui cartonne actuellement à Paris qui raconte son histoire. Le titre s'appelle. Ah oui, mais le nom est dans le titre. Vous pouvez le retrouver quand même. Quelle reine quand même Elizabeth II. Attendez. Mais quand même, on pourrait dire quand même bravo Titov tout ça. Ça va, tout le monde le sait. Tu dis des banalités. Bon cul. Les coffres vendredi avec Merci. Non mais excusez-moi, on change beaucoup de langue en ce moment. Non mais tout, tout à l'heure quand même, Roselyne a eu la réponse. Alors qu'elle n'avait pas le prénom Alfredo de la brigade. Elle n'appelle pas. <rire> alors là, <rire> qu'est-ce <'elle n> <rire> qu'il se dit Mais non, on parlait de Rudiot. Merde. <rire> De quoi qu'elle parle Mais euh, on dirait qu'on fait l'émission bourré en fait. <rire> Putain, okay. c'est c'est des cross mais bourrés. Et je pense que je, ferais, je serais partie des meilleurs si jamais on fait le concept. <rire> non mais alors, il euh, y a une Studer. pièce qui cartonne. Vous êtes oui, oui. vraiment oui. au courant de rien. Si on la retrouvait. Avé non je plaisante. Ouais. C'est pas Studer ou ouais, comme ça. Est-ce qu'on peut retrouver le nom si on le connaît pas Parce que c'est dans le titre de la pièce. Oui d'accord mais euh, il se joue actuellement au théâtre Michel. C'est pas Et c'est vrai que ça s'appelle la machine de la machine de. Il a joué. Est-ce que c'est bien Benedict Cumberbatch qui a joué le oui. film. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un film. Elle a ouais. raison, joué par Benedict Cumberbatch. Comment vous l'appelez Cumberbatch. Cumberbatch, comme Cumber vous dites. Le film s'appelle Imitation Game. Game voilà. Là, il y avait pas le titre, il y avait y pas y le pas nom dans le titre. Et j'ai vu le film, donc j'ai entendu son mais nom. Mais en revanche, dans la pièce, je peux vous dire que le titre reprend le nom de cet homme. Donc oh, vous voyez... nous dire, vous pouvez nous dire, pouvez dire quel acteur le joue dans la pièce oh, oh, Oui, Benoît Seless. Ah très bien. Ben ah Benoît si. oui. Ah ben dis donc. Et il joue qui dans la pièce Ça aurait pu marcher. Ouais. C'est une syllabe. Ah non, c'est deux syllabes. Et ça, deux sera, ça sera trois C'est rover rover non ou euh, c'est un nom comme ça. 300 euros pour Yannick Vazouler. Eh, Je suis triste parce que ça prouve deux choses. Un, que vous n'avez pas retenu le nom de ce personnage étonnant qui a déjà fait l'objet d'un film, de pièces de théâtre. Deux, que vous ne connaissez pas les pièces de théâtre qui se jouent à Paris. vous Voyez. On et faut et... arrêter là. Oh, est est pas pas ouais, ouais. On est vexé là. Ah ouais. Ouais, on, est vexés, là. Ah ouais. on se souvient pas de nom. Laurent, Laurent, il y a un jeune homme au premier rang qui fait des signes. Là, il est peut-être pas. Ah ouais. pour ça énorme <rire> <rire> mais... <rire> Ah oui, trop. Il y a que ce jeune homme ne veut la ceux qui connaissent le nom il y a que, que ah, ce garçon il y a, non, que, non, y a un non, monsieur il y a que les gars de la salle qui connaissent le nom. <rire> ouais. oh, ouais, il deux quand même la... oui, enfin, deux sur le public alors que parmi les grosses têtes, aucun zéro. zéro. Ouais, enfin, moi j'ai quand même des... j'ai quand même euh... j'ai pas déciffré le code j'ai quand même, même euh, trouvé de quoi il s'agissait. Il s'agit d'Alan Turing. Ah oui, la machine de Turing, il s'agissait de Turing. 300 euros pour notre auditeur. un instant. Retour des grosses têtes sur RDL. Surprise Ils sont tous là, ses frères et soeurs, ses amis, et même ceux qui vivent loin d'ici. En croisant chacun de leurs regards, Thomas se dit que son plus beau cadeau ce soir, c'est quand même ce but de Bordeaux. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Oui, Étudodox a réalisé sur 5635 matchs football, tennis, rugby et basketball du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 numéro 1 pour 80% des cotes relevées. Jouez avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxés. RTN. Allez, c'est parti. Grand studio RTN. on y va les gars. 1. Un... De... Patrick Bruel revient sur la scène du Grand Studio. C'est toujours une tradition importante que de faire le, le Grand Studio. C'est ce qu'il y a de plus beau et c'est formidable qu'RTL euh, salue le direct, le live et la musique. Non, mais souliers, parfois je disparais. Éric Jean-Jean reçoit Patrick Bruel pour son Grand Studio RTL, demain à 14h30. Merci. RTL, vous êtes bien sur la première radio de France. Au chant, et la vie change. Et pendant les 125 jours au chant,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 Cela fait bientôt 50 ans que Castorama vous accompagne dans tous vos projets. 50 ans que vous profitez de nos rabais et de nos bonnes affaires. Eh bien, tout ça, c'est fini. C'est fini parce que chez Castorama, les prix bas, maintenant, c'est tous les jours. Car c'est tous les jours que la maison a besoin de nous, que les robinets fuient et que la pelouse pousse. Et en plus, si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. Castorama. C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas, voir conditions en magasin ou sur castorama.fr.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 Et à 17h10 direction Saint Cloud pour les courses avec vous Dominique Cordier. Bonsoir Dominique. Bonsoir Isabelle. Non partant dans la septième, c'était un pic 5. D'ailleurs les deux dernières de la de la réunion c'était des pics 5. Mm -hmm. Combinés sont gagnants au-dessus de la septième le 2, le 5, le 3, le 8 et le 4. La victoire pour le 2 Courvare 26,20 7,20. Deuxième le 5 Zoelola 3 euros. Troisième le 3 trois, Avernat 2,50. Le 8 Ede, Ehed et quatrième. Devant le 4, Tina Milou. La huitième, également à pic 5. 16, 8, 2, 11, 13, c'est la combinaison. Le 16, Lance des s'impose. 24,20 euros, 6,80 euros. Deuxième, le 8, Queens of Marshall, 3,80 Le 2, Sommers d'Espoir et troisième, 2,30 Devant le 11, Rajakard et le 13, Evoska. Voilà, je vous ai tout dit. C'est fini à Saint-Cloud, mais cela va commencer à Vincennes. Le quinté ce soir, c'est oui. à Vincennes. Voilà, départ à 20h15. Vous saurez tout. en écoutant le 32 10 50 centimes d'euro la minute ou en allant sur rtl.fr rubrique on refait les courses Vous trouverez le pronostic de docteur Pierre Santi pour ce fameux quinté quant au mien eh ben ce sera pour le quinté de demain sur hippodrome de Toulouse Donc bonne soirée ma chère demain. Isabelle bonne eh soirée bien, voilà. à vous à demain Dominique allez nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes sur rtl rtl les auditeurs face aux grosses têtes au téléphone Ralid Tufali bonjour Ralid Bonjour Laurent, bonjour oui. les grosses têtes. Bonjour, bonjour. Ralid. Je dis bien Ralid ou Khalid ou Calide, comment on doit dire Moi, ouais, je préfère qu'on appelle Caline en fait. À ah, Khalid, pardon. Alors, il y a pas de mal, il a pas de mal. Oh, mais je vous en prie. Vous habitez Mulhouse, <rire> cette ouais. Que faites-vous dans la préfère vie préfère qu'on dise Mulhouse. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Khalid Alors moi, je suis le cadre commercial dans une entreprise de télécommunication. Parfait. Et vous écoutez les Grosses Têtes l'après-midi en revenant du travail, je suis sûr. Et en podcast aussi. Khalid, vous allez partir grâce aux Grosses Têtes, écoutez bien, à la Grande Terrasse. La Grande Terrasse, c'est un magnifique hôtel et spa à La Rochelle, Châtelayon. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Ah, oui, oui, c'est comme La Rochelle Ah ben c'est tout près bah, la déjà, oh, de La Rochelle. C'est déjà c'est aux de La Rochelle. quoi C'est Châtelaillon-Plage, voyez. C'est dans la banlieue de La Rochelle. Oui, c'est un boutique-hôtel de 4 étoiles au style cosy, lumineux qui fait face à l'océan. Mmh, Entouré mmh. de 3 hectares de verdure. Vous ah, aimez aller à Châtelaillon Qu'est-ce que ça veut dire boutique-hôtel On n'arrête pas de voir ça partout. C'est un hôtel où tu as des trucs à vendre dans l'entrée. Tu peux acheter la chambre après Non, tu peux acheter des des, des souvenirs. Il y a des petites vitrines avec Le des merdouilles de boire, à Il y a jacuzzi extérieur, il y a un spa nux. Et surtout, vous aurez le droit à des soins à la sauce pas marin de la Grande Terrasse. Allez voir sur le site internet, lagrandeterrasse.com, si vous voulez en savoir plus, Khalid. Mais n'utilisez pas trop votre ordinateur. Réfléchissez plutôt pour répondre aux questions. D'accord, Khalid D'accord. C'est un, un conseil que je vous donne, parce que parfois, en cherchant sur les ordinateurs, on s'y perd. On trouve 18 réponses, et jamais la bonne, alors que, paf, un peu de jugeote, et hop, le nom va vous revenir. Car c'est un nom, je vous demande. Ah. Puisque nous allons célébrer, évidemment, l'armistice, vous le savez, du... du 11 novembre, l'armistice du 11 novembre 1918, eh oui. qui fut signé entre les Allemands et les Français à bord d'un wagon restaurant d'un ah, train français ah, oui bah, à dire oui. tout le monde s'en souvient non mais on le sait évidemment oui, oui, vrai. et d'ailleurs c'est ce même wagon qui fut utilisé ça je l'ignorais le 22 oui, juin 1940 oui par Hitler Hitler avait voulu réutiliser le, le même le même wagon pour montrer que finalement cette fois-là les Allemands avaient Avec gagné le le Zille. Zille. Ouais, ouais. qui était le commandant suprême maréchal des forces alliées français qui a signé l'armistice ouais. dans ce wagon c'est facile c'est alors là ah, c'est facile c'est facile Il, il a dégoutté partout. C'est quand même le centième anniversaire de cet armistice. Le maréchal Pétain il est... ah, ouais. non, oh là, ah non, En quatre lettres. Quatre lettres. Il y a une avenue célèbre à Paris. Mais oui. Oui, mais il habite pas Paris. À Mulhouse, il y a sûrement une avenue aussi qui s'appelle comme ça. Ah bon Un indice. Un indice. Alors ah ça, un indice, c'est pas facile de vous. Il s'appelait Ferdinand. Je peux pas faire mieux. ça commence par F. Et il avait les initiales du bonheur. C'est-à-dire. FF, FF et non pas SS. En 18, il fait... y avait il euh, y a ah, un SS avec des oui. des faux. Oui, il y était, il y était. Mais il signait pas la paix, mais voyez. Avenue du Maréchal Foch. Et ben voilà. Oh oh, okay, C'est Roseline Bachlo qui vous a. Ah, oui, en, oui, en plus on l'a pas du tout aidé. Ah, parce qu'il y a une avenue ouais, du Maréchal Foch. Ah, aussi, ouais. à Mulhouse aussi, mais oui, il y en a partout des avenues du Maréchal Foch. Ah, C'est toujours ah, une avenue d'ailleurs. je sais pas pourquoi. C'est toujours une avenue. Foch, ah oui, ah oui. On va pas en faire l'un par l'autre. Non, un jour il y aura le cul de sac Bernard Malherbe. La ruelle du Maréchal. Foch. Elle est où l'avenue Foch, à Amulouse, Calide Doit être centre-ville comme dans toutes les villes à mon avis. Un jour il y aura le boulevard Laurent Ruquier. Eh ben désormais vous saurez. était ah, foche, alors pas désagréable euh, ouais, grâce à lui je vais pouvoir aller faire un petit tour euh... à, à, à à à La Rochelle à La Rochelle merci et c'est euh, un hôtel de la collection M Galerie by Sofitel qui vous accueillera il y a une Madame ou une Mademoiselle Tufali Khalid ah oui, euh, Laetitia Laetitia mais Laetitia et Khalid on vous souhaite un joli séjour et vous aurez une pensée pour le Maréchal foche. <rire> ah oui j'imagine ouais, ça, ça va, va bien ça va bien booster votre week-end ah, <rire> commandant suprême des <rire> forces alliées <rire> novembre tête sont un beau côté jusqu'à 18h sur rtl pendant les journées audio access ne passez pas à côté de l'audi de vos rêves jusqu'au 19 novembre le design unique de l'audi q2 est à partir de 290 euros par mois avec extension de garantie et entretien inclus rendez-vous chez votre partenaire audi Offre en location longue durée sur 36 mois et 30 000 km avec apport de 2340 euros. Réserve aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur Audi.fr. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Ce que j'attends pour changer ma déco bah une idée. Eh bien, voilà une. Ce week-end, chez Saint-Maclou, il y a 15 euros offerts, tous les 100 euros d'achat sur tout le magasin. Sur les parquets, vinyle, tapis, rideaux, peinture, ça, c'est une idée. Saint-Maclou, on fait tout pour que ce soit beau chez vous.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 mieux que Renault peut entretenir votre Renault. Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr.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 Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom Damien Dangin est décidé, décidé à s'offrir du très haut débit Mais à deux doigts de Noël, il ne faudrait pas que cela dévore son budget Car il est aussi bien décidé à distribuer multitude de cadeaux à sa famille Eh bien Damien, bonne nouvelle, le père Noël vous a entendu En ce moment, chez Bouygues Télécom, profitez d'un Noël inoubliable Avec la fibre à seulement 17,99€ par mois pendant un an Puis 32,99€, appelez gratuitement le 3106 Musique Engagement 1 an, offre sous à condition et éligibilité sur BouyguesTélécom.fr Nous retrouvons vos grosses têtes avec Laurent Ruquet sur RTL. Ah, je cherche ah. une question ah. Ah, ah j'ai trouvé une question pour vous faire parler Oui, parce que j'aime bien trouver des questions qui permettent... C'est comment j'aime mes auditeurs, mon public J'aime bien trouver Père des gagner questions... 300 euros. Bah, voilà. Vous les gagnez 300 euros, vous les payez pour qu'ils soient fidèles. Pourquoi croyez-vous que nos auditeurs aiment participer au grosses telles Oui, bien sûr Évidemment, et s'inscrire, non pas d'envoyer des questions, c'est pas la peine, vous envoyez juste votre nom, et paf, sur RTL.fr, et on vous associera à une question. Et là, par exemple, Dorothée Taillèze, qui habite LIC, dans le Pas-de-Calais... a toutes les chances de gagner 300 euros. Oh à ah. qui doit-on ces inventions Le lit placard, les patins à roulettes à roues directionnelles, la rose Bianca et la pilule anti-alcool. Pierre Bellemare. Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe. Non. C'est parce que c'est un Français, parce que c'est alors un Français, oui. Ce sont des vraies inventions. Alors attendez, est-ce que ce sont de vraies inventions Oui, les Français. Non mais attends, c'est un personnage, c'est pas des vraies inventions, c'est dans un livre ou une bande dessinée. Il est malin ce beau grand. Bah oui, mais il a dit Gaston Lagaffe. Alors Eh oui, et oui, bravo. Geo trouve tout. Geo trouve tout. C'est Gaston Lagaffe. Non, typhon tourne. Sol excellente réponse de Stevie Boulay bravo alors là il a dit le prénom non c'est Trifon oui c'est Trifon c'est Trifon mais c'est oui. bien. bien bravo oui, bravo, Tifon, bravo, bravo Stevie bravo. le professeur tourne le ah, ça professeur tour sol vous avez les félicitations de la Castafiore. ah c'est un peu <rire> Vous ne les avez pas donné Non, mais je pense euros. que je vais donner 300 euros à Carole Innocente, Madame Innocente ah. habite Meurthe et Moselle. Et là, il s'agit de musique et de jazz plus oh particulièrement. Ah ouais, ça ouais. va être dur. Là. Vous connaissez tous évidemment Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, pardon, on écorche toujours son nom et moi-même j'ai failli le faire avec ouais. ses célèbres joues gonflées à bloc comme celle d'un crapaud. Hein. Ah, il... c'est sympa. bah oui, mais une euh, maladie, oui. Quand une maladie. Quand il souffle dans sa trompette, Dizzy Gillespie, <rire> il est célèbre pour cette photo avec les gonflé. Et Dizzy Gillespie a rejoint une première formation de jazz à ses tout débuts, dont il fut viré, viré parce qu'il était peu apprécié. Son employeur, le chef d'orchestre de cette formation, lui reprochait de faire de la musique chinoise. Quel était ce chef d'orchestre de jazz qui ne garda pas dans sa formation le célèbre Dizzy Gillespie Miles Davis. Miles Davis. John Coltrane. Non. Gershwin. Garner, Est-ce Est que, est... Est que le nom du du, du band était euh, du, du du groupe était très connu? On disait euh, Machin et son orchestre. Oui, voilà, on disait Machin et son orchestre. Hugh Ellington Hugh Ellington, non, non. Aimable. Charles Evans c'est même son orchestre. <rire> non, mais c'est vrai que c'était un chef d'orchestre. Euh, Glenn Miller, Glenn Miller, non. Un saxophoniste. Alors un saxophoniste, non. Oh. Lui, lui jouait plutôt de la batterie, voyez. Oh. Et, Bernard Minet. Non, et il dansait, et il chantait, et puis il a fini chef d'orchestre d'un orchestre de jazz, mais il était surtout chanteur de jazz américain, et il avait gagné. Il noir. Blanc, blanc ou noir. Et il était noir. Armstrong. Et il avait, non, Louis Armstrong. Non. Charlie Parker non, Charlie Parker, non Attendez, je me la boîte Jack Charles Red King Kong Red Charles, Red Red King King Kong. Red Charles. Oh, Non, il a Oh, il a King Kong King oh, Kong, King, ah, ah, King, Kong. Ah, King Kong Non, il a King Kong King Kong Nat King Kong <rire> <rire> Nat King Kong <rire> Nat King Kong Nat King Kong Le mec est un génie <rire> non, mais... Ah, Nat King Kong C'est le mec qui joue de la musique sur l'île avec Mercredi C'est <rire> qui a Michel En fait, le monde parallèle de Stevie est assez rigolo quand même <rire> non, c'est Nat King Cole Non, ce n'est pas Nat King Cole, <rire> comme vous dites. Sidney Béchette. Pas... Sidney Béchette non plus. Non. C'est une Les Poitiers. C'est Les Poitiers, ça c'est un acteur. Il est aussi célèbre que ce qu'on a cité. Ah oui, oui. Et oui. là, évidemment, si on avait, Alors on les a tous fait Si on avait une vraie mélo quelqu'un qui s'intéresse à la musique, comme Roseline Bachelor. Vous souvenez bah de oui, Roseline Bachelor Moi, c'est pas trop mon truc. Ah, c'est pas votre ah, truc. Est-ce que Jazz est que est est jour aujourd'hui J'ai une question, Laurent. La ouais. machine de Turing, Alfredo Germain. Galérer. si elle a galéré sur la gravité. Est-ce que Michel Jonas prononce son nom dans la boîte Je ne connais pas suffisamment le. Je vérifie, mais je ne crois pas. je le connais par cœur. Alors le Davis, je je connais aussi par cœur. C'est possible, c'est possible qu'il le prenne. Alors on va dire Oscar Peterson. Oscar Peterson. Non, non. Mais c'est vrai, Leonard Ok, ok, ok, ok. Un peu parti, un peu nage plongeant dans la boîte de naze. Le coup de ma vie. J'espère qu'ils vont ouvrir la porte. C'est pas un habitué pas ah, dans... Charlie Mingus Non, c'est pas dans la chanson, on vient de vérifier, ah ça n'est bon. ah pas Ah bah, bah, bah vous nous laissez chanter ah comme des cons <rire> <rire> Parce qu'il faut que Jonas se passe <rire> Ça bon. commence par quelle lettre, le nom Ah oui oh Alors bah, puis quoi encore bah, Oh bah si, de nous un peu bah, euh, On France. va vous passer un extrait, d'ailleurs, ah. de ce chanteur de jazz oh oui, mais bon. Célèbre chanteur de jazz, qui n'a pas gardé, donc, avec lui, Dizzy oui. Gillespie. D'ailleurs, Dizzy Gillespie, qu'est-ce qu'il a fait Après, bah, il est allé voir... Effectivement, Joe Clinton. Hal, euh, Hal, quelque chose. Non, non, il non. a pas joué dans le Al chanteur Johnson. de jazz. Il est allé voir Charlie Parker, Telionius euh... Monk, vous auriez pu aussi. Ah doute. bah Telionius Monk. Mais mais c'est pas lui non plus. Vous voyez, alors on peut l'écouter. Encore un autre. Parle, ah, vous voulez l'écouter Ah, au moins qu'on. Mais d'abord le gong. D'abord le gong. Ah, le, le... ah bah c'est le. Ben oui, bien sûr. Mais oui, mais c'est comme oh, ils il il appellent. Le il il il jeu du xylophone. C'est Vador. Orisai Vador. Écoutez le jeu du xylophone. Oh. Les jours du Xilof Ça c'est pas dans le jazz, hein. le gong ça fait partie <rire> des jingle RTL et Écoutez et applaudissez en même temps Cap Calloway évidemment oh oh. Cap Calloway C'était trouvable Et c'est 300 euros pour notre auditeur Je Vous l'avez promis Auditrice même trouvable Laurent Ruquier et les grosses têtes C'est jusqu'à 18h sur RTL RTL, édition spéciale Les 100 ans de l'armistice Vincent Parisot, Benjamin Sportouche. Vous allez vivre en direct cette cérémonie historique. Plus de 80 chefs d'État réunis à Paris autour d'Emmanuel Macron pour rendre hommage aux combattants de 14-18. À nos côtés, Alain Duhamel, des historiens, Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis, et puis un entretien exclusif avec François Hollande. L'ancien président C'est confié à Il raconte son grand-père poilu, blessé au combat, et l'impact sur ses choix politiques. Sans oublier tous nos envoyés spéciaux plus près de l'événement, À l'arc de Triomphe, en région, là où les combats ont eu lieu, mais aussi aux États-Unis, à Londres ou encore à Moscou. Alors rendez-vous dimanche dès 9h15 sur RTL. RTL édition spéciale les 100 ans de l'armistice dimanche de 9h15 à 13h. Cuir Center. Pendant les 15 jours irrésistibles, profitez de la qualité Cuir Center à des prix exceptionnels sur une large sélection de canapés. Par exemple, ce canapé 3 place 100% cuir à 1290 euros, à un prix très très confortable. Cuir Center, modèle Lagos, prix livraison jusqu'au 19 novembre. Détails sur cuircenter.com Avec les jours Peugeot Pro, maîtrisez l'impossible. Vos compétences sont uniques et votre métier est spécifique. Les experts Peugeot connaissent parfaitement votre activité. C'est pour cela qu'ils construisent avec vous votre projet d'utilitaire sur mesure pour qu'ils s'adapte précisément à vos besoins. Pendant les jours Peugeot Pro jusqu'au 30 novembre, découvrez le nouveau Peugeot Partner, élu véhicule utilitaire de l'année 2019 et profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Détails sur professionnel.peugeot.fr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 Autour de Laurent Routier, jusqu'à 18h sur RTL, Roselyne Bachelot, Laurent Baffi, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Titoff, Bernard Mabille, pour vos grosses têtes. Une citation pour Monsieur Gilles Martin, qui habite Issoire soir dans le puy de Dôme, qui a dit... Chaque minute en Amazonie on déboise l'équivalent de 60 terrains de football. C'est un peu idiot parce qu'ils aura jamais assez de joueurs. Ah c'est bon ça. C'est pas Rauli. Non c'est pas Rauli. Ça c'est français. C'est alors francophone en tout cas. c'est belge. Est-ce que c'est un sportif qui a dit non non pas non que je. Une femme peut-être. Un homme. Un homme. Un humoriste. C'est contemporain. Bah c'est Raymond Devos. Contemporain vivant Philippe Gueuleux et c'est Philippe Gueuleux bonne réponse. de Christophe Beaugrand. Une citation pour Frédéric Durin qui habite entre deux Encore eaux dans les Vosges hein qui a dit « Traverser une grande artère sans se faire écraser, c'est de la veine. » Ah, c'est Macron oh aller chercher oh du boulot. Oh ah. oh Qu'est-ce qu'il y a, Roselyne ouais. oh, Traverser euh, une grande artère. Il y a vraiment art. un mec qui a dit ça Il y a qui la boude la dans son coin. Elle aime pas cette citation. Pourquoi vous n'aime cette citation, les cons <rire> Ah mince Je crois qu'elle n'aime pas non, cette émission. Je crois qu'elle n'a pas digéré Cap Calloway, Turing et Alfredo Germont. Oh, pff, euh, non, non, je suis pas comme ça. Pas oui, du tout. Si, si, si. Je suis je pas de... du tout vexé. Elle est mauvaise est chose. Vous êtes un peu comme ça. Chose. Non, je suis pas du tout vexé. Du tout. Oui, non. Oui, oui. Voilà, quand même. Non. Vous pouvez répéter la phrase Qui a dit Traverser une grande artère sans se faire écraser, c'est une veine. Ah, je viens ben, de oui. comprendre. Ben, ah, oui. oh. Elle a raison, elle est mauvaise. Je l'avais pas compris. Dac. La fois. Pierre Dac. C'est une bonne. Vivant oui, Ah non, c'est mort. Ah c'est mort. Francis ah, Blanche. Blanche, Francis Blanche, Blanche. Raymond Devos, Raymond Devos, Coluche. C'est quelqu'un qui faisait du jeu de mots. Ah, c'est pas quelqu'un qui faisait du jeu de mots. Il faisait entre autres du jeu de. Mots. Jean, -Madou. Jean Madou, Jean Madou, José non. Arthur, José Arthur. C'est français. Ah, c'est français. C est, c est, c est, comment il s'appelle C'est euh... quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. C'est pas Sim, mais il y a peut-être une raison. On n'est pas si loin. Philippe Castelli. Et c'est Philippe Castelli. Pas ah. réponse de Christophe Bougrand. Avec Christophe François. Il révise les citations là, c'est pas bon possible. Je vais essayer de trouver une citation. Non pour... mais elle est dégoûtée de se rendre compte qu'un animateur de Secret Story répond à plus de questions qu'une ancienne ministre. <rire> oh le il a, salaud Il y a un peu de, mais c est, c est un peu... Peu de ça, je crois. <rire> non mais attends Christophe, ça c'est vraiment petite bite comme expression. <rire> <rire> ah je bah, elle elle te connais bien disons. Quand <rire> qu'ils sont intimes. Moi. Je vais essayer. On se voit tous les matins. <rire> vous êtes parti en vacances ensemble Ah ben oui, à LCI, vous vous croisez. Ah, je la vois tous les jours au maquillage à la coiffure surtout c'est rigolo bah bon, ah vous voyez vous verriez la tête qu'elle a avant la, avant la coiffure et le maquillage elle arrive avec ses parce que le coiffeur me met deux espèces d'épingles je re ressemble -re -re à un cocker mouillé elle est magnifique Instagram. tous les matins j'arrive au maquillage et je, je vois un espèce d'animal dans la loge de lune c'est ça le tableau d'Esprit. l'esprit non non les le cri de moon cheveux et le ce qui mounche. est bien c'est que Roseline dès le matin elle est de bonne humeur elle a une pêche ah oui. malade hein. elle est magique alors que là le soir ah non, mais elle là, là là je suis vexé le soir elle pas contente j'ai remonté morale, Rosling, parce que là, je suis sûr que c'est vous qui allez trouver l'auteur de cette citation. Il suffit d'ajouter militaire à un mot pour lui faire perdre sa signification. Ainsi, la justice militaire n'est pas la justice et la musique militaire n'est pas de la musique. Clémenceau Clémenceau ah, Pas la réponse Le ouais ouais Quand on pose des questions qui ont un peu de tenue. Ah, je merci. Me Mer hey, merci, vous m'avez sauvé la soirée parce que là, elle aurait fait la tête toute la soirée. Voilà, je te dis pas la soupe à lagrimasse à la maison là. là. Allez, champagne. Ouais, ah, fait ça. Ça. Regardez comme ah, ouais, ouais. elle rayonne à nouveau. Ah, voilà, ça, y est, voilà, ça y est. Ah, ah putain. Là. Elle, elle a oublié tout Turing, Alfredo de Oh ça va, oh ah, ça, ah, ça va. Quatre cadeaux, ah, hein. Vous avez des nouvelles de Bernard Mabille, vous ça Non, va, ça va, ça C'est vrai que, que je, je m'amuse beaucoup. Je vous écoute et je m'amuse beaucoup. On l'a ah. vu, vu il y a pas longtemps sur une aire d'autoroute Oui, en string J'ai une dernière citation et ce sera pour Stéphane Golvé Qui habite Salon de Provence Quel acteur, alors qu'un téléphone portable Sonnait dans la salle au moment où il jouait Une pièce historique Que acteur s'est approché de l'avant-scène et a dit au spectateur ah, :« Si c'est pour moi, dites que je travaille. <rire> » Ah, si je connais, je connais. C'est Patino. -ce Pacino c'est ce pas... génial quand même. Ah, oui, oui, oui. Non, enfin, non, -ce non. C'est pas connais, un est Américain. Est-ce que c'est pas le ce un Français. génial ah, John Malkovich Et c'est vrai que euh, les portables de la Comédie Française. Non, c'est pas quelqu'un de la Comédie Française. Richard Berry, Jean Ben Guyi, non plus. Peter Stein, c'est un est téléphone. Est-ce que c'est un humoriste ou un acteur sérieux en sérieux C'est un acteur sérieux, mais Francisus qui a de l'humour. Donc il y a un téléphone portable qui sonne dans la salle et là il oui, s'avance et il dit oui. ah. si c'est pour moi dites que je travaille. Gérard Weber, Weber, Jacques Weber. Gérard Ditti. Gérard non. Jacques Weber. Jacques Weber. Weber. Non, non. Bon, c'est c'est Pat... cette trempe là. Patrick Chenet C'est un grand acteur français qu'on aime bien, oui. Une tête d'affiche. Ah. Gérard Junio. Une tête d'affiche, oui. Tête ah. Dussolier, non, du sellier non, actuellement en scène. Plutôt drôle. Actuellement, je crois qu'il là, non, ah. un brasseur. Claude c'est Claude. Bonne réponse. Le c'est bien Claude Brassard. Ah ouais, je... Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h sur RTL. Cet hiver, Mastercard et Disneyland Paris célèbrent 90 ans de magie avec Mickey. Animation, spectacle, gâteau d'anniversaire géant et de nombreuses autres surprises sont au programme. Grâce à Mastercard, faites partie des heureux privilégiés et assistez aux festivités pour l'anniversaire de Mickey. Découvrez d'autres expériences tout aussi magiques avec le programme Priceless Cities de Mastercard sur priceless.com. RTL. La France est à l'honneur chez Grand frais Venez découvrir les meilleurs produits de nos terroirs. Jusqu'au 10 novembre, le Saint-Marcellin IGP crémier de 80 grammes est à seulement 1,49€ la pièce. Le meilleur marché, c'est Grand frais Fabriqué en Isère, 18,63€ le kilo au lait cru de vache. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés.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 C'est exceptionnel. Les 8 jours exceptionnels Roche-Beaubois, c'est jusqu'au 19 novembre seulement. Magasin ouvert ce dimanche sur rochebobois.com. Avec le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos. Quand l'hiver pointe le bout de son nez, vous savez ce que j'adore faire Non, mais dites-moi Michel. Être bien au chaud à la maison. Alors j'ai ce qu'il vous faut. Pendant le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos. Jusqu'à ce soir, il y a 3 euros d'économie sur la carte fidélité sur le combustible Chaleur Plus pour appareils de chauffage. Alors je crois que je vais rester à la maison toute la journée. Market. Pour appareils de chauffage mobile à usage domestique, voir modalité sur carrefour.fr. Le bidon de 20 litres, l'énergie est notre avenir. Économisons-la. 17h35. Nous retrouvons Sylvie Aubert pour la Bourse avec les échos et investir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Isabelle. Le rebond après les élections américaines a fait long feu. Hélas, le CAC 40 cède à l'instant 0,48%. 5106 points et le marché américain est dans le même état, 0,7% pour le Dow Jones. Alors les boursiers sont à nouveau sur la défensive. Pourquoi Eh bien c'est simple, les dernières statistiques économiques américaines montrent une hausse plus forte qu'attendue des prix, des prix à la production. en hier, la Réserve fédérale avait justement souligné l'excellente santé de l'économie américaine. Donc attention à l'inflation. Ces propos et les chiffres du jour ont donc conforté l'hypothèse qu'il y aura bien une autre hausse des taux d'intérêt le 19 décembre prochain et puis euh, d'autres hausses de taux également en 2019. Cette anticipation pèse donc sur les actions. Les boursiers sanctionnent également le ralentissement de la croissance chinoise et un risque d'une multiplication des créances douteuses dans ce pays. Pour couronner le tout, le pétrole continue de baisser. Alors c'est vrai que pour nous c'est une bonne nouvelle, mais ça l'est moins pour les titres en bourse qui pèsent lourd dans les indices comme Total ou Exxon Mobil à New York. Alors sur la semaine, eh bien l'indice a joué au yo-yo et puis, Puis à l'arrivée, eh bien, il est stable. 5 106 points. Euh, Léos sont Veolia Environnement et Sodexo, plus et cent sur la semaine. NJ également, plus 5. Mais le flop, c'est Valeo, moins 10%. Très bon week-end Isabelle, on et se retrouve lundi. Effectivement, on se retrouve lundi. Bon week-end à vous. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier, cette fois-ci avec des indices. Mais qui est l'invité mystère On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosse têtes, invité mystère. Attention, mes camarades sont en forme. Vous êtes prêts à répondre à toutes les questions, même aux plus absurdes oui. C'est parti Oh, une dame, vous êtes une dame. Ah non, c'est un monsieur. Ah, raté. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère Oui. Est-ce que vous avez les cheveux blonds Non. Est-ce que, euh, est que, oui. est que vous avez des cheveux Est-ce que vous avez des cheveux Oui. Brun, châtain Oui Non, brun. plutôt brun. Est-ce que brun. vous portez un pseudonyme oh, toujours la même question. Mm. Excuse-moi, mais cette question, Ça, elle en fait parlera. très fort avancer. Alors, vous portez un pseudonyme en un mot ou dit... en deux mots oui. Il a un prénom mm -hmm. et un nom. Il a changé le prénom et le nom. Je vais poser pas. une question originale. Est-ce que vous a reconnu quand vous êtes arrivé RTL Il n'y avait personne. Je n'ai personne. Ben oui, c'est plus ah, que c'était RTL. Alors si vous n'êtes pas RTL, vous êtes à Europe. 1. <rire> Revenez. <rire> <rire> Mais Neuilly, Neuilly c'est calme à cette heure-ci. Ouais, c'est euh, vrai. Voilà. Alors, alors est-ce est... que vous êtes un garçon sportif Oui. Ah, que vous... vous êtes grand et musclé <rire> Ça intéresse TV. <rire> bof. Bof. Ah, bof. Est-ce est que vous êtes, êtes grand, vous êtes grand quand même Oui. Ah, plus ah, d'un mètre est... 90 Ah non. Moins d'un mètre 80 Non. Non. Vous non. êtes à 1 1,85. Bah, bah ça va attends. 1,82 quoi. <rire> oh non. Ah non. très bien. C'est bien. Oh, est-ce est que vous avez voté pour les présidentielles plus de 5 fois Ouh là Eh ben cette question. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oh là là. Ah, ah est-ce que vous Ah êtes... oui, mais attends, il y a le premier et le deuxième tour. <rire> <rire> eh ben oui, c'est pas faux. Est-ce que mot. vous avez tutoyé des présidents de la République Non. Vous avez des enfants beaucoup. Vous auriez pu. Oui. Tutoyer des présidents de la République. Oui. Oui. Ah vous auriez pu. Ah oui. Vous êtes marié. Je pas le genre tutoyer. Mais vous en avez quand même fréquenté au moins deux. Ah oui. oui. Ah oui. Ah. Vous êtes l'ami des puissants. <rire> <rire> euh... Est-ce que vous avez une véranda? <rire> oh, oh, oh, oh, oh. <rire> Je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler. Bon, en tout cas, c'est la reine des vérandas. Oui. Est-ce que vous êtes présent oh. sur les réseaux sociaux Mais ça fait avancer quoi ça, Caroline et ben. <rire> Arrêtez non, elle on, veut... on vous dit qu'elle est énervée. Rose. Mais non, c'est vrai parce que avec, avec Rosine, on se met te dire, mais souvent tes questions, enfin, on, on trouve inutiles quoi. Le... Mais oh, mais là... ouais. Ouais. Tu sais quelle est la femme depuis le début de l'année qui a donné le plus de bonnes réponses aux grosses têtes C'est moi. Alors ton, oh, le bébé, vrai, allez, tous les Attendez-vous de savoir ça. Expliquez-moi, Caroline, comment vous savez ça C'est un monsieur sur Twitter qui nous dit, qui me dit. qui a envie de te niquer Qui a dit que t'avais que eu les bonnes, les meilleures réponses Et ben, il est sur la bonne voie. Et qu'est-ce qu'on va devenir venir Alors les baby l'invité mister euh... Alors oui pardon monsieur puis, Attendez Où moi critique on... il est temps d'un indice. Ah oui, un indice chef. Ah, allez, vous voulez un indice en voici un. S'il vous plaît. Un. Restons amants des hôtels sombres. Des rendez-vous dissimulés. Où vont s'entrelacer les ombres. Je mélanger Restons à mains déplaçes vite Un nouveau problème nous jetait Les soubresauts miro au vent à Maxime Le Forestier nous offre ce premier indice et grâce à cet indice, Bernard Mabi a déjà identifié. Oh, wow, wow, wow, wow, bravo, ouais, bravo Bernard. Mais wow, oui, wow. Bon, non, attendez. Les bon, autres grosses lèvres cherchent. La chanson peu. raconte une histoire de tromperie. Est-ce que vous trompez votre femme dans des hôtels sombres Comme le dit <rire> la chanson. <rire> Est-ce que c'est -ce la... est le nom de Le Forestier qui doit nous mettre sur la bois ah, Êtes-vous Jacques Dutronc, Marie Laforêt <rire> ou Marie Dubois <rire> ou... Ah, ça peut ah, ah, que, bah, On peut mettre Gilles Boulot aussi. Ou Georges Tronf <rire> ah, bon. que ah, vous oui. les pieds Patrick Chen Ou <rire> <rire> <Raffarin, rire> vous êtes un peu plié <rire> Êtes-vous un artiste oui. oui. Est-ce que vous faites, vous, vous pratiquez votre travail sur une scène Oui Vous êtes chanteur Oui Voici un deuxième indice Chasse neige, chasse neige je, je chasse la neige Et les et le verbe La chasse neige, je chasse je suis dans l'Himalaya Je trouverai tes bras tu, tu es plongé dans tes livres Perdue dans l'hiver des villes Protégée par des régions De tempêtes et de glaçons Je sais bien que tu en doutes mais ah, Il faudrait aller, aller la rechercher cette chanson, n'est-ce pas Invité Mystère ah, C'est vous qui avez écrit <rire> vous cette vous qui chanson avez Oui. Stevie pense à Michel Fugain. Seriez-vous ah Michel ah Fugain bon, ah, bon. Tu le dis alors que quand il est là, on le trouve jamais. <rire> Attends, c'était qui Alain Souchon, le pauvre Souchon. Le pauvre. On avait dit pas. tous les Alains sauf Alain Souchon. Ah oui, vous vous rappelez de ça Autant vous dire que vous risquez de rester là jusqu'à 18 h invité. Hein. <rire> Caroline Diamant propose Gérard le Normand. Seriez-vous Gérard le Normand non. non. Vous écrivez vos textes et vos musiques bon. Non. Est-ce que, est que, avez... est que vous écrivez l'un des deux Oui. Vous, vous avez, signé... avez plus de 70 ans Oh bah écoutez, c'est pas des questions qu'on pose quest ce qu'on vous demande, vous Mais oui, Mais on le sait Ah, il a plus de 70 ans eh oui, qu Est-ce que vous jouez de la guitare <rire> vous, il votre... vous seriez, vous seriez pas le jumeau de Roseline. <rire> <rire> Voici un autre indice <musique> Réfléchissez bien, à nos amours, c'est un bon indice, on revient, appel la pub <applaudissements> RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Elle le regarde, il la regarde. Ce soir, pour Rémi, le temps s'est arrêté. En face de celle qu'il aime, il se dit qu'il a de la chance. Il faut dire que... L'Allemagne vient de marquer le troisième but à la dernière seconde Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax.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 Détails sur fiat.fr Fiat Vous êtes en voiture. Comme 70% des automobilistes vous écoutez la radio en roulant. Comme 100% des automobilistes vous trouvez que le carburant est trop cher. Mais Carrefour lance une opération exceptionnelle. Les jours carburant. Le carburant a pris coûtant jusqu'au 20 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Or GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Et si l'élégance était éternelle DS Automobile présente DS3 Forever. Avec son toit monogrammé DS, ses projecteurs DS LED Vision, sa boîte de vitesse automatique avec palette au volant et sa navigation connectée sur écran tactile, cette citadine produite en France est à la pointe de l'élégance. DS3 Forever, le style est éternel. Jusqu'au 30 novembre, pour l'achat de DS3 Forever, DS Automobile reprend votre véhicule 3 000 euros au-dessus de sa valeur. Détails de l'offre sur dsautomobile.fr Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier et son invité mystère. Et les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL qui connaît bien la variété et la chanson française propose les dimitri. Êtes-vous Eddie Mitchell Non. <rire> <rire> est-ce que est-ce que est-ce que à nos amours vous avez écrit la bande originale du film de Maurice Piala Non, il a dit bon. qu'il n'écrivait pas de bon. Vous êtes un interprète. Non, vous avez dit que vous étiez, vous faisiez un des deux. Est-ce que c'est les textes ah. Sont-ce les textes bon. ou sont-ce bon. les musiques il... Plutôt compositeur. D'accord. Ah, ok, bah, ah, très bien. Bah, je sais qui c'est. Est-ce que, est. ah, est Est -ce que pas... j'ai eu euh, l'honneur de travailler avec vous oui. ah. Est-ce que vous avez cinq enfants Oui Oui, voilà. allez hop Dont un de Caroline Diamant <rire> Non, non C'est le sixième, elle va vous l'annoncer aujourd'hui <rire> Caroline a évidemment identifié notre invité mystère Pour les quatre oh. autres grosses têtes, voici un indice de plus Rintintin Ah, ah. C'est ah bien, je l'adore C'est bien comme indice ah oui. Stevie propose Patrick Bruel Êtes-vous Patrick Bruel <rire> Tandis que Beaugrand a compris Ah oui j'ai compris l'indice Bravo Christophe quoi, ce matin. Ah j'adore Musique militaire oui, les... C'est pour le réveiller le matin Vous voulez encore un indice Roseline <rire> Oui allez En hein. voici un Je t'aime bien Lily Quand tu rentres trop tard ah, oui. Et que tu me souris Ah oui hey. Lily C'est pas la pluie C'est lui bien, Lili, voilà. bien qu'on jamais les mêmes jeudis. Alors, ça devrait vous aider, ça, Lili, Lili. quand même. Et vous, ah bravo, roseline Bachelot, on va laisser quand même oui. ah, oui. On la laisse tout seul. qu'elle au moins une victoire. Pour quel triomphe, allez-y, Roselyne. Ah, Pierre Perret. <rire> <rire> Ah, ah, c'est ah, vrai, ah, vrai ah, qu'il a chanté Lily, c'est ah, pas ah, bête, ah, ah, mais ça ah, correspond pas aux en dis Une autre Lily, voilà, eh oui, voilà. toujours rien. C'est comme tôt. tout à l'heure pour Turing. Vous allez, vous allez, je sais qui c'est, malheureuse pas, comme, euh, euh, comme la, la ouais. Pierre Roslin. Ah, ouais. Et honteuse, honteuse surtout. Ah, allez, ah, attends, une attends, dernière attends, chance. Non dites son nom pour lui donner une dernière chance. Ah oui, là, là, c'est là' trouver. Ah ben, ce, c'est... Ah ben non, c'est un homme, hein. Ah ben oui, oui. oui c'est un homme qu'on cherche. Hein. Ben, je crois que j'ai trouvé une femme, hein. <rire> <rire> Ah, franchement, je pensais qu'avec cette chanson, chère pas... Roseline, non je vous aurais aidé. À tirer... Enfin, elle l'a pas, Roseline. Je pensais qu'avec cette chanson, Avec chère Roseline, Claire, Claire, hein, je vous aurais aidé à... Ah à tirer les choses au clair. Et... Ah, c'est trop tard. Ah, oui, là, oui. Et ah, notre invité. Ah, non mais j'ai trouvé, moi. Mais... Ah non, n'est ah, pas son papier. Là, je dis non. Là, je dis. Et notre invité, c'est Julien. Julien évidemment. est les grosses têtes Laurent Bourgeois? J'ai Une sorte de vieux marronnier Au centre d'une cour carrée Majestueux Dans ses racines j'ai puisé La sève des grandes traversées Et mon pays je l'ai trouvé Dans tes yeux Sous mon arbre Je me balance Je me repose Loin du cours Des choses Sous mon arbre Je me balance C'est la peau J'ai fait grandir tout mon feuillage J'y ai mis mes enfantillages Et nos enfants de tous les âges Merveilleux J'ai fait durcir un peu l'écorce Pour nous donner le cœur, la force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 petit dans tes bras de liade. à la tu berces mon âme. Avec... J'invite les mystères dans les grosses têtes aujourd'hui. Julien Clerc, Sous mon arbre, sur RTL. RTL, 16h-18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Et au et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est le dîner de Jérôme qui change. Avec les crevettes origine Équateur ou Venezuela, à 5,99€ le kilo. 5,99€ Jérôme, L'est et papy s'envoler jusqu'en Amérique du Sud.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 SoCook. Cuisine équipée. Cuisine en 6 lettres. C-A-D-E-A-U. C'est cadeau. Du 7 au 30 novembre, SoCook vous offre 150 euros par tranche de 1000 euros d'achat. Et ça, c'est so wow SoCook. Cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Voir conditions sur SoCook.com. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Esteban demande à une hôtesse de caisse. C'est quoi les tickets d'or Avec votre carte U, vous pouvez gagner jusqu'à 250 euros carte U en grattant un ticket d'or. Remis à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U à gagner. 6 Non. si 6 millions. Eh oui, ça fait beaucoup. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnées sont verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com U. .com. U. Commerçant autrement. Peugeot Occasion, allez-y les yeux fermés Citadine SUV Essence diesel électrique Récente ou plus âgée De la marque Peugeot ou pas Chez Peugeot Occasion, avec plus de 20 000 véhicules Toute marque en stock Le choix est adapté à vos envies En ce moment, découvrez une sélection de véhicules garantis 5 ans à moins de 5 euros par jour En location longue durée après un premier loyer De 1000 euros prime à la conversion De l'état déduite Audition en point de vente ou sur occasiondulion.com. À suivre sur RTL à 18h, RTL Soir présenté ce soir par Philippe Robuchon qui recevra à 18h20 Brune Poisson, secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, autre invité 18h35, le dessinateur du chat et une grosse tête aussi, Philippe Gueluc pour son nouvel ouvrage « Gueluc pète les plombs » aux éditions Casterman. Et pour l'heure, nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes et l'invité mystère. Julien Clerc était bien notre invité mystère. On a entendu, sous mon arbre, une des chansons du dernier album de Julien Clerc. Album qui s'appelle « À nos amours ». D'où la chanson, évidemment. Franchement, si vous aviez retenu ne serait-ce que le titre de l'album de Julien qui est sorti déjà il y a quelques mois, bah, vous auriez trouvé « À nos amours ». C'est aussi une des chansons, d'ailleurs. À nos amours, à tes amours, À mes amours, à vos amours, Bonjour pareil toujours les mêmes si différents Et je dois signaler qu'il y a une nouvelle édition de cet album qui va sortir avec des morceaux live, extraits de la tournée, la tournée des 50 ans puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle, 50 ans de métier, Julien Clerc, ça se passe bien alors cette tournée des 50 ans ah oui, formidable. Les gens évidemment vous accueillent de façon comme si c'était un anniversaire que vous faites. Oui, oui c'est une belle tournée, longue et comme je le souhaitais, très agréable. Et c'est complet partout, à Paris évidemment ça a été complet, à l'Olympia, à la salle Pléiel, au théâtre des champs Élysées. tout ça c'était à Guichet fermé, il y a plus de 120 dates de concert et vous serez à nouveau à la scène musicale du 22 au 25 novembre prochain dans quelques jours donc quelques semaines à Paris la scène musicale c'est à Boulogne-Billancourt le nouveau single qu'on vient d'entendre s'appelle donc sous mon arbre mais aussi regardez cette magnifique anthologie Julien Clerc voilà j'ai pas compté combien il y a de chansons sur ces c'est ces magnifique CD mais c'est pas l'intégrale parce que vous avez fait plus que ça encore. non non non c'est l'intégrale inédite là et puis euh... Il y a quelques inédits aussi, en plus. Oui. En tout cas, mes camarades vous ont identifié très rapidement ah, ouais. de ce côté-ci. Ah, Bernard ci. a été... Bah, Le forestier, fort. bien sûr. Je... Grâce à la chanson... Non, de... mais même quand vous avez dit... Est-ce que vous avez une véranda J'ai cru que vous aviez trouvé déjà. Ah oui. Il y a une chanson qu'on avait écrite oui. avec Rodagil il y a longtemps, ça oui, s'appelait oui. La fille de la véranda. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et eh bien non, non, aucun rapport. Non, mais c'est pour ça que je vous avais posé la question. <rire> quel mytho, mais quel. Mytho. restons amants. la chanson de Maxime de Forestier était bien composée par Julien Clerc tout comme la chanson de France Gall, Chasse-neige, voilà pour les indices, à nos amours on vient de l'expliquer. La cavalerie évidemment. Et ah oui, eh oui, la, la cavalerie. cavalerie. Je pense à la... لا Elle y est, j'imagine, la cavalerie quand même dans toutes ses chansons. 23 albums studio, plus 3 CD bonus dans le coffret Anthologie de Julien Clerc. Caroline Diamant, vous avez travaillé avec Julien Clerc Absolument. Est-ce que vous avez été surprise quand vous avez appris qu'il serait juré dans la prochaine édition de The Voice Très surprise. <rire> C'est fait oh. pour ça Très surpris, mais c'est une bonne idée. Oui, oui, aussi, non, je pense qu soit... que ce sera un coach exceptionnel. À mon avis, ils ont intérêt à suivre euh, parce que euh, je pense que quand il va s'occuper de leur voix en coaching privé, ça a pas. Euh, ah, il est, il est, ils vont pas mettre la note à côté. Ah, moi, il n'est pas, pas commode, Julien Clerc. Non, il, il est, genre. mais il peut être autoritaire. Hein, voilà. Moi, ça me surprend pas parce que c'est vrai qu'on vous connaît plutôt euh, réservé, Julien, dans ce métier, plutôt pas timide hein, mais réservé, on va dire en tout cas discret. Et, et on se dit, alors euh, dans The Voice, faut faire le show. Hein, on les voit, les, les membres du jury font le show. Et j'ai remarqué, si je peux me permettre, que depuis quelques années, euh, et, et Dieu sait, on se connaît pas bien, hein, mais on se croise dans ce métier, et je vous reçois euh, depuis maintenant euh, plus de 25 ans, euh, que ce soit à la radio ou à la télévision, j'ai remarqué que ces dernières années, vous vous lâchiez plus qu'avant, que vous étiez. Oui, oui, oui veut... je l'ai entendu dire flûte une fois. Ah, <rire> non, non, non. Je crois qu'il a dit ça C'est pas, pas, pas vrai. C'est pas vrai. Fichon, vous êtes d'accord avec moi, moi Non, non, mais v... j'ai vu vrai, dans les tout... dernières émissions le vous étiez beaucoup plus décontracté qu'avant. Et je me oui, dis, bien. bah voilà, c'est le moment. Ça y est, il a envie de, de s'amuser en fait. Effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ça. Et puis, je pense que je vais essayer d'être dans la transmission quand même. Et l'empathie, parce que. C'est une émission musicale aussi moi ça évidemment la voix j'ai réfléchi à la voix toute ma vie et donc euh, une émission qui s'appelle The Voice Euh, je compte bien m'y amuser. Julien Clerc, en tout cas, sera à la scène musicale à partir du 22 novembre. Pour quelques soirs, profitez-en, c'est sa tournée des 50 ans et le nouveau single « Sous mon arbre », vous le trouverez évidemment dans l'ancienne édition mais aussi dans la nouvelle Sous édition, réédition de l'album « À nos amours » avec en CD des bonus 10 titres live de la fameuse tournée. Merci Julien Clerc d'être venu ici au Grosse Tête À demain pour les best-of pendant le week-end. Sinon, 16h lundi. Bon week-end sur RTL. Il est 18h.